Aujourd'hui, en ce vendredi saint, je vous présente encore une fois une émission spéciale et appropriée aux circonstances puisque toutes les pièces qu'on va entendre cet après-midi sont regroupées sous le thème de Dieu. On va entendre encore une fois certains artistes qui ont fait comme ça de véritables professions de foi, alors que paradoxalement, de notre côté, on va entendre aussi des groupes qui、euh, Ont plutôt posé un jugement critique sur la religion organisée, deux facettes opposées qu'on va explorer aujourd'hui. On va entendre entre autres des groupes, des artistes comme Bob Dylan, George Harrison, XTC Ange, Kansas, Roy Buchanan, ainsi que des groupes avec des noms bibliques tels que Judas Priest, Nazareth, j e r u s a l e m Exodus, Holy Grail et Lamb of God. Bien sûr, on va faire le tour d'à peu près tous les principaux styles de musique associés regroupés sous la grande bannière c l a s s i q u e On va entendre du hard rock, du rock progressif, du rock psychédélique, du blues rock, du boogie, du rock français et québécois, ainsi que du m é t a l évidemment. Je vais aussi vous présenter trois nouveautés, trois excellents albums ceux des formations Red Fang, Graveyard et Black Field. Ça, c'est rare, là, mais vraiment trois s très, t r è très bons albums aujourd'hui comme nouveautés. Dans la chronique sur les groupes obscurs, je vais vous présenter une formation américaine très éphémère de la fin des années 60 qui ont sorti un seul album, un disque concept tout à fait approprié à notre thématique religieuse d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un disque qui a pour sujet les sept péchés capitaux, The Seven Deadly Sins. Je vais aussi vous faire tourner une f a c e complète d'un album v i n é de classique, soit Imagine, de John Lennon.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 ウィズトウリゾンドラ・ラディオ・ c u Avec la pièce Omaha. C'est un de leurs morceaux、euh, les plus connus et c'est tiré de leur、euh, premier album homonyme de 1967 qui est considéré par plusieurs comme、euh, un des、euh, grands chefs-d'œuvre en matière de rock psychédélique des années 60. 11h13, vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et c'est maintenant l'heure de passer à ceci. <tousse> Les éphémérites. Et oui, j'ai encore une fois l'immense plaisir, immense d'être en compagnie de l'authentique, véritable historien de ses fous, M. Simon f i t z b y Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va bien? Ah, ça va très, très, très bien. La santé s'est remise. Oui. oui. On, on est devrait, heureux. ne On devrait pas tousser aujourd'hui, a u moins. Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du、euh, 18 au 24 avril? Eh bien, on débute en lien avec la chanson qu'on vient entendre de Moby Grape, puisque nous avons en 1946, le 18 avril, la naissance de Skip Spence, chanteur de la formation. Oui, tout à fait. Et qui est devenu plus tard le batteur de Jefferson Airplane. C'est lui qui、exact. jouait sur le, sur le premier album. Exactement. Et il、euh, l'a quitté, je crois, après. Pour、euh... former Moby Grape. Moby、oui. Grape qui était、euh, un grand espoir. Euh, la compagnie de disques misait beaucoup sur eux, pensait que ça allait être The Next Big Thing. Et,、euh, ils ont,、euh, malheureusement été victimes, entre autres, d'une campagne promotionnelle vraiment désastreuse. Puisqu'on a décidé de sortir toutes les pièces qui étaient sur l'album sur 545 tours différents.、Ouf. Alors, e、euh, t on les a lancées simultanément. Parce qu'on disait que c'était tellement bon qu'on pouvait pas choisir,、mm -hmm. u n premier extrait. Ce qui fait que、euh, les DJ, les, les animateurs de stations de radio, ne savaient pas quelle pièce passer. passaient n'importe quoi. Et puis, il faut le dire, c'est pas plus accrocheur qu'il faut. Non, c'est ça, c'est une grosse、Grape. erreur de la part de la maison de、mm -hmm. disque. Là, euh, Alors,、euh, c'était un des grands, grands flops. Par contre, ils ont influencé,、euh, ils ont eu beaucoup d'impact sur plein de monde, dont Robert p l a n t C'était un gros fan de,、euh, de, de Moby Grape. Ça a toujours été un gros fan de Moby Grape.、Euh, mm -hmm. D'ailleurs,、euh, Jimmy Page aimait bien se bidonner là-dessus parce q u e l u i <rire> trouvait que c'était vraiment atroce, Moby Grape. Il aimait bien、euh, se moquer de Robert p l a n t et de son amour pour eux.、Euh, C'est ça, c'est un groupe qui n'a jamais、euh, décollé auprès du grand public,、mm. de, du moins pas autant que le Jefferson Airplane ou、euh, Grateful Dead. Effectivement. Et puis,、euh, ils sont sombrés peu à peu.、Euh, Skip Spence, lui, a fait un album euh, solo, euh, vraiment, qui est considéré comme un chef-d'œuvre par beaucoup de gens,、euh, qui s'appelle Or,、mm. qui a été、euh, fait au début des années 70, suite à sa sortie. Euh, de l'asile. Oui, parce qu'il s'est retrouvé à l'asile psychiatrique. Oui, certains、euh, le comparent à a c i d Barrett, je oui, oui, pense. Oui, b o parce、oui, qu'il a sorti un album、euh, dans une période、mm -hmm. plus ou moins stable、euh, oui, pour sa santé、ça. mentale. c'est ça. Il avait réussi à convaincre la compagnie de disques de lui, faire,、euh, de lui donner l'argent pour、euh, faire cet album solo qui e s t allé enregistrer、euh, dans les environs de Nashville ou quelque chose comme ça,、mm -hmm. euh, dans le sud des États-Unis.、Euh, il s'est acheté une moto pour se rendre là. e、euh, n r e g i s t r e r l'album et puis il est remonté sur sa moto et il est disparu complètement. <rire> oui,、ouais, parce、bien. que j'ai jamais fait grand chose. C'est dommage, mais quand il, même. Il est décédé quoi il y a une dizaine d'années Oui, à peu près.、Ouais. Oui, euh, dans le milieu des années 90, oui.、Ouais. Et on a par la suite, en 1975, quatre fans des Bay City Rollers、oui. qui sont hospitalisés et 35 autres sont traités sur place pour blessures et faiblesses lorsqu'ils ont、euh, essayé de traverser un lac pour rencontrer leurs idoles qui étaient à l'émission One Fun Day at Mallory Park. De la BBC. Oui. Est-ce que c'est un grand lac?、Euh, J'imagine que oui, s'il y a eu tant de problèmes que ça.、Euh, C'était quand même pas le lac Saint-Jean. Non,、là. exactement. Ça, ça devait pas être si gros parce que ça reste quand même l'Angleterre et、ouais. euh, c est, c est, c est tout est petit là-bas、euh, mm -hmm. pour ce qui est de, de, de, du, du paysage. Euh, mais euh, quand même, c'est assez, assez intéressant de dire、euh, que le groupe était tellement、euh, important pour ces gens-là. Vénérés.、Ouais, vénéré, ouais. qu'ils se sont lancés dans le lac pour、ouais. aller l e r e Tout à fait.、Euh, tu sais, ça, c'est ce genre de, de gros des BBCD Row. C'est vraiment un groupe là, qui、euh, s'adressait, c'est des, des teen idols.、Oui. Euh, ça, il y en a toujours eu. Hein, Moi, les, les,、euh, de mon, dans mon jeune âge, le premier que j'ai connu et dont je me rappelle, c'est les o s m o n d s qui étaient vraiment atroces.、Oui. Euh, le seul qui a réussi à faire <rire> carrière un peu par la suite, parce que ça n'a pas duré longtemps, les o s m o n s de leur、non. succès, là, genre、euh, quelques mois. Euh, c'est Donnie o s m o n Donnie d et sa sœur Mary également. Ouais, il y a eu une émission de télé, u nous le savons. Oui, par la suite, c'est ça. Il a fait une émission avec sa sœur qui, qui ne faisait pas partie, elle, d o n o s m a n à l'origine.、Euh, il y a eu le Jackson 5 aussi. On était un petit peu plus talentueux quand、ouais. même. Mais, il y avait、euh, les meilleurs producteurs. C'est en fait. ça. Des、euh, B.C.T. i y Rollers, qui eux autres, c'était milieu, fin des années 70.、Mm -hmm. Et、euh, bah, par la suite, on en a connu plein. On pense aux New Kids on the Block, les Backstreet Boys, NSYNC, etc. C'est e s e、euh, s q a i s C'est ça, exactement. Mais les B.C.T. i y Rollers、euh, trouvent plus grâce à mes yeux parce qu'au moins, ils jouaient i l savaient s jouer de leurs instruments.、Ouais. Euh, c é t a i t de vrais musiciens.、Euh, C'est sûr que c'était un groupe de marionnettes. Là, et, et qui,、euh, qui ont d'ailleurs,、euh, ils se sont, sont d'ailleurs fait flouer puisque. l e u r gérants les, les, les, les faisaient vivre dans le luxe comme ça. Il n'y avait jamais de problème d'argent, mais ils ne demandaient pas à voir les, les,、ah. les ventes de disques ou quoi que ce soit, les chiffres.、Et、alors, ils vivaient dans, dans, dans, dans les limousines et dans, le, dans les, grandes, les grands hôtels, sauf qu'ils se sont retrouvés, une fois que la popularité a baissé, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien. Ils étaient sans du s o u s C'est ça, exactement. C'est vraiment Donc, dommage. Donc, c'est très triste pour eux. On a par la suite, 20 ans plus tard, une histoire assez triste. Tony McCarroll, batteur d'Oasis, apprend plutôt qu'il est mis à la porte du groupe par téléphone. On n'a même pas pris la peine de le contacter.、Oui. Euh, en fait, on l'a contacté par téléphone et on n'a pas pris la peine d'y、oui. parler. C'est vraiment、ah, ordinaire. Moi, moi ça ne me, me surprend pas parce que, tu sais, les, les, les frères Gallagher ne sont pas renommés pour leur savoir-vivre. Vraiment、ouais. pas. Euh, leur classe, alors、euh, je ne me surprends pas du tout. C'est vraiment pas. Et en plus, c'est l'époque, c'était le début du groupe, donc la tête s'enflait.、Ouais. Euh, les premiers succès également, il faut dire que les,、euh, les membres d'Oasis étaient、euh, tous drogués à l'époque,、mm -hmm. donc c é t a i t pas une p é r i o d e très agréable. En、grave. plus, des désagréables naturellement. Oui, exactement. <rire> j a u r a i s pas aimé être dans l'encourage du groupe à cette époque-là. Euh, nous avons par la suite le 19 avril, bien sûr, qui était mardi、oui. de cette semaine.、Mm -hmm. Et nous avons、euh, tout d'abord en 1942 la naissance d'Alan Price, clavi claviériste des Animals. Oui. oui, qui apporte une couleur très particulière, notamment. À leur reprise de House of the Rising Sun. Oui.、Mm. Ah、oui, très grand succès du groupe. Nous avons également en 1944 la naissance de Bernie Worrell, lui également claviériste pour Parliament et、uh, f u n k a d e l i x Oui, oui. Et, lui a、uh, 67 ans,、le、je v s le groupe de Funk,、ans. l é s c h a n d a i r e Oui, exactement. Toujours、uh, très, très intéressant à entendre.、Euh, nous avons en 1947、uh, la naissance de Mark Volman, claviériste, lui également, mais il a été、uh, guitariste et chanteur au sein、uh, des Turtles, lui célèbre. C'est vrai, c'est 64 ans. On voit euh, euh, dans les dernières semaines.、Euh, Beaucoup on... de naissances de <rire> tortues. C'est assez,、euh, <rire> assez impressionnant. Ils sont tous nés à quelques semaines d i f f é r e n c e la même année.、Mm -hmm. euh, c'est spécial.、Ouais. En 1968, John Lennon, George Harrison et leur femme q u t e le m a r i s h i m h e o g i Deux semaines avant la fin de son séminaire, Paul et Ringo, eux, étaient déjà partis depuis longtemps. Oui,、euh... c e s t ça. Ben, Ringo, e、euh, a pas supporté,、euh, la, la, la, nourriture là-bas,、euh, il aimait pas ça, tout simplement. Paul était n a i s e les deux autres étaient plus sérieux dans leur affaire. Sauf que, tu sais, j'ai souvent lu, euh, euh, euh, écoute, ça, ça, reste quand même,、euh, Pas officiel, mais il、euh, y avait un type dans l'entourage des Beatles qui s'appelait Magic Alex. Oui, qui, était, qui... qui a été un des,、euh, un des, des, têtes, des têtes dirigeantes d a p p l e par la suite. Oui, c'est ça. Que, on, il s'occupait de la section électronique et, et、mm -hmm. c'était une espèce de, de type、euh, pour qui John Allen avait beaucoup, beaucoup de. de, de Euh, D'admiration.、Oui. C'était un, un, un de ses mentors, parce que John a toujours eu besoin d'avoir des mentors tout, toute sa vie. Et m a g k e Alex avait un, donc un certain contrôle sur John, et à partir du moment où le, il a rencontré le m a h a r i s h i il a senti ce contrôle glisser. Ah,、euh, ah. Alors, on raconte qu'il aurait、euh, euh, manœuvré afin de faire mal paraître le m a h a r i s h i auprès de John. Et qu'il、euh, aurait manœuvré vraiment pour que les deux Beatles restants quittent、euh, précipitamment comme ça. Le, et、euh, c'est là qu'on aurait eu l'épisode, dans le fond, de, de Sexy Sally, où、euh, le、ouais, mec Luigi a tenté ça, de、ça. séduire,、euh, je crois, c'était、euh, Mia Farrow. Mia en fait. Farrow, oui. sort Sauf que ça,、euh, euh, ça, ça, ça c'est ce que Magic Alex aurait raconté、mm -hmm. à John Lennon. Est-ce que c'était vrai? Ça, on n'est pas sûr、ouais. de ça. On ne le saura jamais.、Ouais. Mais ça semble logique, connaissant l'individu. Ça,、ouais. ça, ça, ça, ça pourrait être plausible. Exactement.、Mm. Donc,、euh, c'est un des mystères du rock. Nous continuons en 1980, cette fois-ci, avec Brian Johnson qui se joint à i c d c pour remplacer Bond Scott, bien sûr. Oui, évidemment, qui... qui était décédé deux mois auparavant,、euh, tragiquement. On a remplacé、ouais. le chanteur quand même assez rapidement au sein du groupe et、euh, on, a, on avait peur, en fait, que ça ne fonctionne pas. Finalement, Brian Johnson a emmené la marchandise. Oui. avec oui, Sa voix aiguë que moi, personnellement, je trouve、euh, insupportable.、Ah, euh, oui? bon, c'est seulement moi. J'aime mieux, en fait, mieux les albums avec Bond Scott. C'est、euh, sûr que、euh, moi aussi, je préfère les, al les albums avec Bond Scott, mais je trouve que c'est un,、euh, un excellent remplaçant. Oui, c'est vrai. C'est vrai,、Johnson. par contre, qu'il fait、euh, un bon travail. Et en fait, le groupe cherchait également、euh, quelqu'un d'exceptionnel qui avait vraiment une, une qualité d'exception pour pas juste remplacer Bond Scott. Oui,、ouais. ouais, exactement. On voulait aussi changer. On ne voulait pas nécessairement trouver u n imitateur. C'est pour ça que je trouve que c'est un excellent successeur. Oui, et je trouve également, par contre, il faut, faut lui donner ça, il est capable de garder une voix assez incroyable malgré、ouais, l'âge. Malgré l'âge, il connu.、Euh, oui. Une voix aiguë comme ça,、mm -hmm. on pourrait croire que ça, ça, ça, ça se serait brûlé rapidement, mais non.、Oui. ça h bien ça, non. Continue.、Mm. La même journée, b l o n d i elle, est au. Le groupe plutôt b l o n d i est e au numéro un avec Call Me. Oui. Qui, est -ce qui a marqué beaucoup beaucoup de gens. Exactement.、Ouais. Euh, c'est pop, mais、euh, moi je doute que c'est pas Call Me. C'est quand, quand même bien. Blandy、euh, est un groupe qui, malgré leur essai dans le disco et dans le pop,、mm -hmm. euh, reste, quand même, reste quand même respecté.、Euh, o、oui, u Ils sont u u e x talentueux. talentueux, ouais, talentueux ouais, exactement,、oh ouais, puis c'était des bonnes pièces.、Ouais. C'était、euh, des bonnes compositions.、Oh ouais. Et nous terminons、euh, finalement en 2002, le 19 avril,、euh, alors que le corps de Lane Stanley, chanteur d'Alice n Chains, est retrouvé、euh, par sa famille dans son appartement de Seattle. Il était p a r t i disparu depuis deux semaines. Il a été bien sûr retrouvé mort. Une découverte euh, vraiment euh, morbide、oui. et affreuse. On va aller en écouter une pièce,、euh, une pièce vraiment euh, représentative, euh, tout à fait personnelle de Lane Stanley avec Alice Chains.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 Stooges avec I Wanna Be Your Dog. C'est tiré de leur premier album homonyme qui est paru en 1969. On va en reparler dans un moment de Iggy Poverty Stooges. Juste avant ça, on a entendu Alice in Chains avec une pièce très très représentative de Lane Staley. C'est lui、mm -hmm. qui l'a composé. C'est Angry Chair. C'est tiré de ce véritable classique qui est le deuxième album de Alice in Chains, c'est-à-dire Dirt. Qui est paru en 1992. 11h32, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Maintenant, on en est aux, aux éphémérides du 20 avril. Et on débute le 20 avril en 1957 avec Elvis Presley qui débute une série de huit semaines au numéro 1 du palmarès avec. はい。 Cheap、euh, Trick l'avait massacré, par exemple, dans l e s années, fin des années 80, il en fait, ils en ont fait une version épouvantable. Ah oui,、ah, oui c'était vraiment mauvais. J'ai eu la chance de ne pas entendre、ah、ça. <rire> <rire> Et les je, je vais te s o u h a i t e r de continuer à avoir cette chance. Très bien. On, on continue ensuite en 1961 avec d e l t h Shannon, qui est au sommet du palmarès avec Runaway. Ah、oh, oui,、euh, un, un, un, bonne un, pièce. un classique、euh, du début des années euh, 60.、Euh, J'aimais beaucoup cette pièce quand j'étais enfant, mais avec l'âge adulte, De, euh, je, je, je, je, je la trouve insupportable.、Maintenant. Ah oui, à ce point-là. Ah、oh, oui, tout à fait.、Ah, oui, vois, oui. Euh, moi, je, je trouve que c'est une bonne pièce. Je crois qu'elle est assez enfantine et、euh, assez simple.、Ouais, je, je sais、hein. pas. C'est peut-être le son du clavier.、Mm. Ah non, c'est l'ensemble.、Oui, je la trouve insupportable. Mais quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup cette chanson. Ah oui. Eh、<rire> Par la suite, nous avons en 1968 Apple qui fait paraître une annonce qui est devenue célèbre. En fait, ils incitaient dans le journal les, les jeunes artistes à envoyer leurs démos.、Mm -hmm. euh, ils, ils, ils promettaient aux gens d'écouter tout ouais, de, ce qui allait être envoyé.、Euh, finalement, ils n'ont pas tout écouté. Non, oui, Parce qu'ils se sont rendus compte, un peu comme ben, tous ceux qui travaillent dans des stations de radio ou des compagnies de disques, des étiquettes de disques, qu'après un certain temps, il y a des trucs qui nous arrivent, des fois qui sont. Euh, sans dire que c'est la majorité, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont absolument insupportables, qui sont vraiment atroces. Des, des gens qui,、euh, euh, n'ont absolument aucun talent,、euh, musical et ils en voient ça,、euh, parce qu'eux autres, ils pensent que c'est très bon. Et,、euh, c'est ça que les b e a t a s se sont rendus compte de ça. Au début, ils trouvaient ça drôle. e f i n i l t r o u v e n plus ça drôle. Non, il y, y avait des montagnes de cassettes. Oui, c'est ça, exactement. Et c'était,、euh, écoute, on é u t a i des, il y avait des affaires aberrantes, évidemment, là-dedans. <rire> okay. Juste si c'est fou dans soi,、euh, régulièrement. <rire> des f des trucs là, qui n'ont aucun bon sens. Quelqu'un qui, qui, qui, qui a enregistré ça dans, dans, dans son sous-sol.、Euh, oui. Qui,、euh, non, Sur un ça s'est d g r a v é、oui. avec、euh, une pochette Memorex. Oui. Pour ne pas <rire> d <de> o m m e r t o m palais. Oui.、Euh, par la suite, nous avons en 1971 la naissance de Mickey Welsh,、euh, qui est bassiste de Weezer et il célébrait ses 40 ans、mm -hmm. cette s e m a i n e Oui. Weezer, qui est un groupe beaucoup plus actuel, moins, moins rock,、ouais. un peu plus pop que rock.、Euh, Et... Maintenant, oui,、euh, ils, sont, ils seront au Woodstock en b o u r s e hein? Oui, effectivement. Au mois de、oui. le, le juillet. Ils font partie、mmh. de la tentative de Woodstock en b o u r s e de, de redevenir r e n t a b l e en fait, parce、mmh. qu'ils sont.、Euh, C est, c est, il, ouais, il, y a, il y a eu des problèmes financiers. Il y a eu des problèmes、ouais. financiers, exactement. Et donc, Wheezer serait leur retour.、Euh, oui, et non, il n'y a pas de donateurs aussi qui étaient.、Euh, oui, exactement. Pour,、euh, exactement.、Ouais. Donc, euh, il va y avoir des beaux concerts au Québec、euh, cet été.、Euh, nous continuons en 1981, cette fois-ci, avec John Phillips, anciennement des Mamazines de Papas, qui est emprisonné pour cinq ans pour possession de drogue. La sentence, par contre, a été suspendue un mois plus tard lorsque Phillips s'est engagé à donner des conférences sur les dangers de la drogue.、Mm -hmm. Oui. Une bonne initiative,、euh, mais je sais pas si ça l'a arrêté, lui, de p r e n d r e la drogue. ben Il, il me semble qu'en tout cas, s'il est mort aussi jeune, c'est.、Euh, c'est un peu. En,、euh, en, en, de en fonction de, de ça.、Ouais. <rire> euh, nous avons 1991, Steve Marriott, chanteur des、euh, Small Faces、euh, et Humble Pie,、euh, qui perd la vie dans le, dans le feu qui a détruit sa maison. Oui, ç c'est très bizarre. Oui, a s quand même.、Euh, à ce moment-là, il venait juste de remettre sur pied Humble Pie.、Euh, en plus.、Euh, oui. C'est pas très C'est p a s très u g e Très grand chanteur, Steve Marriott. Oui,、ouais, quand même, il y avait une très bonne voix.、Ouais. Nous、euh, avons ensuite, en 1994, les membres survivants de Queen Elton John, David Bowie, Tony i o m m i Mick Ronson, James Edfield, George Michael, Annie Lennox, Robert Plant, Axel Rose, Slash et bien d'autres qui donnent e n c o r e Un concert for life、euh, pour combattre le s y s t i c'était au Stade Wembley,、ouais. à, à Londres.、Euh, oui, c'était ça le fun. Oui, c'était assez intéressant. C'est s û que c'était bizarre de voir apparaître à un certain moment donné. Tu te demandes, qu'est-ce que George Michael vient faire après、ouais. Médalica,、euh, Annie Lennox、euh... C'est qu'il y avait des amis en fait, de, de Freddie Mercury qui, qui avaient été invités.、Euh, mais il y a quand même des, des performances assez chimiques. Il, il y avait、euh, Elizabeth Taylor. Oui, e l i z a b e t h Taylor, en fait, elle n'avait pas chanté, elle avait、euh, fait, fait un discours à la ouais, fin ou n e présentation. Ouais. Mais en fait, c'est un concert qui était, si、euh, ce s t pas sur deux jours, qui était quand même assez long parce qu'il y a eu le Concert for Life, mais les groupes ont également joué. Je sais que Metallica ont donné un concert. Ah、oh, ouais. Vous、euh, euh, avez fait,、euh, fait euh, Stone, Stone Cold Crazy? Oui, exact. Il、euh, y, y a eu un. En fait.、Euh, Donc, un、euh, DVD qui est paru,、euh, récemment.、Ouais. Je pense que ça avait sorti sur cassette tu aussi sais, à l'époque、euh, où on peut,、euh, je, je l'ai chez moi, je l'ai、mm -hmm. vu. Euh, c'est intéressant. Il y a des, des, performances assez, assez bien, mais ce qui est le plus drôle, c'est tourner y o m i qui est toujours sur scène, et on ne sait pas pourquoi qui est resté <rire> là, à part pour. Ben, il vient, il vient, bien sûr, épauler,、euh, Queen, mais, c'est, c'est assez particulier de voir tourner Ayomi sur le même, stage que Queen, qui, qui joue avec Robert Plant, entre autres,、ouais. e t、euh, également Roger d a l t r e y qui était,、euh, qui, qui, chantait une chanson. e、euh, t、euh, la performance d'Axel Rose et d'Elton John, qui chantent Bohemian Rhapsody, c'était assez intéressant. Oui, oui, oui. J'ai compris pourquoi Guns N' Roses était si big、euh, dans les années 90.、Mm -hmm. Ensuite, en 2002, alors qu'ils sont、euh, en cours afin de décider、euh, qui ont les droits de la musique de Nirvana,、euh, Dave Grohl et Chris n o v o s e、euh, l i c respectivement batteurs et bassistes de la formation, demandent à la Cour de vérifier l'état mental de Courtney Love.、Euh, de plus, il stipulait que le contrat qu'elle avait signé était invalide parce qu'elle était euh, Stone, euh, elle était sous l'effet de la drogue lorsqu'elle a signé. Et c'est triste parce que le juge a refusé finalement de faire ce test de santé mentale. Parce que、euh, je pense qu'on aurait trouvé des trucs intéressants、euh, dans la tête de Courtney Love. Et Bien sûr, on sait que c'est elle qui a gardé la majorité des royautés、euh, par la suite, euh, malheureusement. Euh, et euh, Dave g r o h l est encore très, très amer euh, envers euh, Courtney Love. qui, nous amène, <rire> oui, 20 qui nous amène au 21 avril. Au 21 avril de cette semaine qui était euh, jeudi. Euh, nous avons en 1947 la naissance des Gaypop,、euh, mm -hmm. du vrai nom James Jewel、Oth、Osterberg.、Oui. <rire> Il y a eu 64 ans.、Oui. Euh, évidemment, bah,、bon, c'est le chanteur mythique,、euh, des légendaires Stooges.、Euh, donc, il reste seulement,、euh, le batteur. Oui, et les autres euh, sont. e r h t h r e s e s t décédé l'année passée, il y a deux、mm -hmm. ans, et puis le bassiste fait très longtemps qu'il est, qu est décédé. e、euh, t c'est drôle, il est g u p h p et passé la semaine dernière, il y a deux semaines, à American Idol. o、ouais, u a i n s On lui a demandé,、euh, qu'est-ce qu'il était allé faire là. Il d s i t bah,、bon, ils me l'ont demandé. <rire> Ha! <laughs> Mais American Idol e l l e essaie vraiment de, de... se donner une crédibilité artistique. Oui, exact. Ouais, avec, e n t r e autres, Steven t y l e r qui, a sacré à la télévision, par、ah, contre, cette beau, semaine. Tu、euh, sais que c'est、euh... une émission que je n'écoute pas, que j'ai e n jamais écoutée et que je n'écouterai jamais. Mais tu, Fabien, j'ai pas écouté non plus. C'est que ça a fait les manchettes.、Euh, il, a, il a, utilisé le mot qui commence par F et qui finit par K. Ah, oui. e、euh, oui. Et, euh, donc, euh, il va devoir s'excuser à la télévision、ah. nationale. Mais ça a dû quand même être un effort surhumain pour lui de ne pas l'avoir dit avant. Oui. <rire> et il y a également aussi euh, euh, Et ça, il y a beaucoup de gens qui étaient mal à l'aise. C'est qu'il y a un.、Euh, C'est-à-dire un, un. con. Un con. Un concurrent, voilà, c'est le mot que j'avais juste le mot、mm、d'anglais -hmm. dans la tête. Un concurrent qui a chanté Smell Like Teen Spirit. Euh, donc, euh, une émission il y a deux semaines parce que le thème était chanter une chanson de l'année de notre naissance. Et Smell Like Teen Spirit était là. Et Dave Grohl, lui, a quand même calmé les, la chose parce qu'on sait qu'il est assez protecteur habituellement de ce que Nirvana a fait. Mais、mm -hmm. il a dit, avec le recul, les chansons ne veulent, veulent plus dire ce qu'il qui disait à l'époque et il faut les laisser évoluer selon, selon elles-mêmes. Je trouve ça un peu. Un peu Dommage, comme une、oui, citation. Dommage, dommage et, est le mot. Oui, et il a terminé un peu,、euh, ça, fait, ça fait un peu un lien avec ce qu'on a vu également,、euh, donc pour ce qui est de la, l'affaire de cours entre Dave Grohl et、euh, Courtney Love, puisqu'il a dit moi, finalement, j'étais juste le batteur de ce groupe-là.、Mm -hmm. Donc, il, il s'est fait remettre à sa place assez souvent par、oui. Courtney Love, qu'il est vraiment désintéressé de tout ça.、Oui. C'est dommage. Ensuite, le 21 avril 1959, Elvis Presley, lui, est au numéro un du palmarès avec Heartbreak Hotel. Oui, mais c'est une autre bonne pièce. Oui, oui, c'est quand même une, une bonne pièce, malheureusement, qui a été tellement brûlée partout.、Euh. C'est dommage,、ouais. dommage. Mais Elvis, il faut, faut lui donner que, comme ça, entre 1955 et 1958, il était franchement excellent.、Oh, oui, oui. Il, il faisait uniquement là, de, de, de très, très bonnes pièces avant、mm -hmm. d'être corrompu. Oui. En, 1960, en 1959, 59, oui, oui. nous avons la naissance de Robert Smith, chanteur des c u r e qui célèbre ses 54 ans. C'est bizarre, j'aurais vraiment pensé qu'il était beaucoup plus vieux que ça.、Ah, moi aussi, aussi j'ai été surpris,、euh, mais quand même, ça, ça, ça commence à paraître. Par contre, j'ai vu des、oui. photos récentes de lui et、euh, bon, l'âge fait son chemin.、Mm -hmm. En 1967, les Beatles terminent finalement l'enregistrement de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, l'album qui, je crois, dans le temps, était leur, leur plus ambitieux avec les sessions d'enregistrement. Ah, ben les plus oui, ben oui ça, ça avait pris beaucoup, beaucoup de temps.、Oui. Et à cause que ça prenait beaucoup de temps, les journalistes pensaient que c'est parce que. Y, y, i l étaient finis.、Oui. Ils n a v a i t plus d'inspiration. Et、euh, Paul McCartney、euh, riait dans sa barbe et, et、euh, était très content de sortir、euh, Sgt. Pepper et de jeter tout le monde par terre, ouais,、euh, en sortant en juin、incroyable. 1967. Exact. Un album vraiment incroyable qui a eu un impact.、Euh, oui. D'ailleurs, J'ai été surpris parce que dans le, le magazine Rolling Stone, les 500 meilleurs albums de Rock de tous les temps, il est numéro 1. Oui, ça m'a beaucoup surpris parce que me, de leur part, je me serais plutôt attendu à quelque chose de, je sais pas, m o i n nickel. Oui, mais euh, ils sont allés vraiment dans le classique、euh, numéro un. En fait, plus ou moins, en fait, on ne peut pas dire classique parce que p e t s o u n d s et Beach Boys est deuxième. Pourtant,、mm -hmm. c'est un album qui n'a pas été populaire, qui a, pas,、euh, qui a vendu、ouais. 50 000 copies. C'est pas.、Euh, Ben 50 000 copies à l'époque, m、oui, a oui, ça s'est、oui, augmenté. Ça.、Euh, mais comparé à Sgt. Pepper's,、mm -hmm. euh, et il y a également What's Going On de Marvin Gaye qui est quatrième. Quatrième、oh, ou cinquième, oui. Quatrième ou cinquième, c'est assez impressionnant de leur côté.、Ouais. Mais il y a aussi, ils ont réédité en fait, ces, ces listes des 500 meilleures chansons et 500 meilleurs albums. Et là, maintenant, ils il incorporent des, des, des trucs qui sont sortis en 2000, là, du、ouais. euh, Beyoncé, des choses comme ça.、Ouais. C'est assez ordinaire.、Ouais. Ce, qui est, ce qui est drôle aussi, c'est leur, euh, leur euh, top 100 là, des plus grands guitaristes. e s t q u Eddie、vrai? Van Halen en 60e.、Ah, oui. donc, Ils sont. Ils、euh, devraient être en 2e. Exact. Ils sont complètement déconnectés.、Ah, ridicule. Complètement.、Euh, nous avons par la suite, en 1973, Alice Cooper qui est au numéro 1 des ventes d'albums avec Billion Dollar Babies. Oui, c'est son dernier grand album avec、mm -hmm. son, le groupe original. Ah oui.、Euh, c'est dommage. Oui, vraiment dommage. Je pense、mm -hmm. que ça, ça, ça, ça a changé après ça. C'était plus,、mm -hmm. plus du tout pareil. Et, par, par, par la suite,、top. il a sorti un très, très, très, bon disque. Son premier disque solo, là, Welcome to My n i g h t m a r e Moi, c'est un de mes disques préférés de tous les temps. Et d'ailleurs, il est en train de, de faire le, le deuxième. Il fait un sequel là,、ah, oui. euh, avec euh, des membres aussi、euh, de, du groupe, de son groupe original qui vont être là. Ah, mais ça, c'est intéressant.、Oui. Par contre,、mm -hmm. ils, so, ils se sont réunis. Ça, dans, avec Bob e、euh, z r i n Ah,、mm -hmm. plus. Donc, ça, ça va être intéressant. Mais il,、euh, ce, qui est, ce qui est intéressant également, c'est Les, les, ils se sont réunis, il、oui. y a des membres d'Alice、oui, Cooper oui. pour、euh, être intronisés、oui. au、euh, Rock'n'Roll Hall of Fame, et c'est peut-être ça qui a, qui a favorisé également la partie oui, du oui. rapprochement.、Euh, par la suite, en 1981, Eric Clapton est hospitalisé d'urgence à la suite à un accident de voiture à Seattle. En 1981. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est d'une période qui était trouble pour il lui. Il s connu, oui, s、ouais, ça. Ouais. Il a connu beaucoup de périodes.、Le、trouble, s、euh, oui. Trouble, s e r i c Clapton. Quand il est sorti de la drogue, il est tombé dans l'alcool. Oui, dans e、euh, de façon très sérieuse. C'est vraiment dommage, c'est parce que c'est. e n f a i t c'est triste. Oui. Euh, nous avons 1994, finalement, pour terminer la journée. C'est Court... e n t r a i n de devenir notre Jerry Lee Lewis. Oui, oui, oui. C'est une très, très bonne émule de Jerry Lee Lewis. <rire> Courtney Love, en fait, qui a remis l'arme avec laquelle Kurt Cobain s'est suicidé à l'organisme Guns for Tickets, qui donc, euh, euh, avait en charge de faire disparaître les armes à feu en échange de, con... de billets de concert pour、mm -hmm. aider à sortir les armes des foyers.、Ah. C'est quand même une bonne chose. Oui, tout à fait. On va aller écouter、euh, tout de suite、euh, Nirvana. Avec un de leurs nombreux classiques. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, à l'émission c l a s s i q u e Assez fou, 89 a n FM. Rape me. Rape me, my friend. Rape me. Rape me, okay. Friend. Rape me, Rape me again. I'm、uh、sorry. -oh. Frampton, évidemment. Avec Something's Happening, c'est la pièce qui, qui ouvre、euh, son album. Ben, vraiment, c'est son album classique parce que les autres sont à peu près pas connus. C'est l'album en spectacle de Frampton. Uh, Frampton Comes Alive de 1976. C'est un immense essai. C'est un, un des, des albums les plus importants des années 70. C'est un album qui est très controversé. beaucoup de, de, de rockers qui détestent Peter Frampton. C'est du light rock. Moi, j'aime bien、euh, cet album, Frampton je, Comes Alive. Je suis surpris que, que, que tu ne nous aies pas présenté la pièce Baby, I Love Your Way. De Peter Frampton, ça a été très drôle. D'ailleurs, j a i é c o u t é un extrait du film High Fidelity avec、euh, John Cusack, un excellent film. Oui,、ouais, c'est ça. l e s fille sort ne s pas avec un type qui,、euh, qui écoute ça dans sa voiture. Euh, puis, euh, non, en fait, c'est qu'ils vont,、uh, Re ouais, vont voir un concert. i o n t o n c o c e r t dans Love b i t e s Reality b i t e s i l s vont voir un concert avec bon, Jack Black et、euh, l'autre acteur dont le nom m'échappe. Et. et、euh, John Cusack. Ouais, John Cusack et、euh, donc, sa, sa troupe de, de, de vendeurs. Ok, Walt.、Ouais, ouais, ils s'en vont、ouais. dans un, un concert et il y a une fille justement qui chante、euh, Baby I Love You Way. Et les trois disent J'ai toujours détesté cette chanson-là, mais elle la chante tellement bien que finalement, ils finissent par aimer ça. <rire> je me suis dit même, moi, même si ça serait la plus belle fan du monde qui chanterait Baby I Love You Way. Pas sûr que, que Jean-Baptiste. <rire> Donc, tu n'es pas un fan de Peter Frampton, de、ah, cet album-là, Frampton. J'aime ce qu'il a fait. C'est quand même un bon guitariste. o、ouais, u、bon、Il c'est guitariste. très un bon i a fait des chansons pop un peu discutables. Oui, tout, tout à fait. Et、euh, Baby I Love You Win est, est loin d'être la pire. Non, j'ai même pas,、euh, j'en doute même pas, en fait. Juste avant Peter Frampton, on a entendu、euh, Nirvana、oui. avec、euh, un de leurs nombreux classiques. Rape Me,、euh, c'est tiré du dernier album qu'ils ont enregistré, In New Tarot. C'est paru en 1994.、Euh, quelques... 1993, il n t n'y a pas. Donc, en tout cas, c'était quelques mois avant. Que... Oui, un peu avant la, la, la mort de q u e l q u e s u n、mm -hmm. Évidemment. <rire> Quoi qu'on ait souvent vu des albums post-mortem dans l'histoire、ouais, du rock.、Ouais. 11h55, vous êtes à l'émission r é c Classique en compagnie de Simon f i t z b y Et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et on en est rendu aux éphémérides、euh, d'aujourd'hui même, le 22 avril. Exactement. Et nous débutons en 1950 avec la naissance de Peter Frampton, qui,、euh, qui célèbre plutôt aujourd'hui ses 61 ans. Oui. Il était quand même très jeune quand il a débuté、euh, oui, vraiment, euh, à la fin des, des années 60 euh, avec euh, Humble Pierre. Il était avec des h e r d avant.、Mm -hmm. euh, il a même joué aussi avec、euh, David Bowie. Oui,、euh, exact. Et,、euh, c'est ça,、euh, par la suite, il s'est retrouvé avec、euh, Humble Pie. Ça a eu quand même pas mal de succès, mais quand ça a vraiment explosé pour Humble Pie,、euh, il a quitté pour entreprendre une carrière en solo,、ah oui. euh, qui était assez、euh, anonyme, je dirais, <rire> jusqu'à la sortie、euh, de Frampton Comes Aller qui a explosé, quoi. C'est un des, des albums les plus connus des ouais, années ouais. 70. Il y a même une blague dans le film Wayne's World à propos de cet album-là où、euh, Wayne va dans la, la pile de disques de sa petite amie. Il dit Frampton Comes Alive. Tout le monde a ça. Et, ils l'ont même distribué dans les boîtes à Wayne.、Ouais, ouais, ouais, à l é p o q u e en sampling, en,、ouais. en, en échantillon. <rire> Nous avons par la suite, le 22 avril 1965, Bob Dylan qui lance le classique b l o n d e on b l o、ouais, n d e C'est mon album préféré de, ouais, de Bob Dylan. C'est un très、Blonde、très très bon album. album.、Mm -hmm. Euh, très bien、et、produit、euh, en plus. Peut-être même son dernier bon. Oui. <rire> on peut dire ça. On, on peut penser que c'est la fin d'une époque en fait. Oui,、ouais. ouais, parce qu'après son, son accident de, de, de moto,、euh, il n'a plus jamais été le même. Non, exact. Il, il, il a pris un coup de vieux incroyable après ça. Oui, et、euh, il a décidé de se rapprocher plus de ses racines également.、Ouais. Parce que ce qui est drôle, Bob Dylan a parti très très folk avec des accents de country. Il, il est tranquillement devenu rock. Et lorsqu'il y a eu cet,、euh, cet accident de, de, de, de, de motocycle, Il a décidé, ah,、oh, je retourne à m é d a c i n e Il est、recommencé. devenu très conservateur, il、mm -hmm. euh, s'est mis à genre, faire du country.、Ouais. Euh, c'est、euh, pas, pas une très bonne période. Là, je dis pas que c'est mauvais là, ce qu'il、euh, fait par、non. la suite, mais、euh, c'était moins bon. Mais c'est que si on compare ça avec Iowa 61, Revisited, dans、mm -hmm. un b l il n'y a pas de compétition. Non,、là. non. d i s o n s par la suite, en 1968, The Trugs qui lance Wild Thing.、Oui. La très grande pièce, également très grand album. Ça,、oui. ça a été le nom de leur, leur premier album. J'aime particulièrement la reprise de Jimi、oui. Hendrix、euh, ah, au bah,、ouais. Festival de Montréal. Ah,、okay, euh, qui、ouais, était assez, assez impressionnant.、Euh, Jim i Hendrix qui, qui, qui m'a bien également. Je vais faire des reprises. m a Il s w Thing... avait terminé le spectacle avec ça. Il a mis、euh, le feu à sa <rire> guitare, tout déboilé. C'était vraiment, vraiment cool. Ah、oh, oui, c'était toute, toute une interprétation.、Euh, Wild Thing qui était c o n s i d é r é également comme une pièce très, très, très rock, très dure, très、ouais. euh, hard rock même à l'époque.、Ouais. Et, et Jim i Hendrix a vraiment mis ça au, au,、mm. à l'autre niveau.、Ouais. Il a dit Vous voulez voir hard rock C'est probablement、faire. la chanson la plus facile à apprendre. À La guitare pour les débutants,、ouais. à part、euh, la poupée qui fait non. Exactement, il y a ça, la poupée du, <rire> du qui fait non ou、euh, A Horse with No Name. C'est、oui, les oui, trois oui, pièces oui, que oui. tout le monde euh, débute euh, à apprendre à la guitare.、Mm -hmm. Nous a l l o n s v o i r la suite, en 1969, John Lennon qui change son、euh, second prénom、euh, de Winston pour Ono.、Ouais. Donc, euh, il était en hommage à Winston Churchill, bien sûr, puisque、mm -hmm. John Lennon est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ben, pendant、euh, la guerre. Oui, pendant、bon. la guerre, pendant même un bombardement de Londres.、Oh, oui, le, le, en fait, on dit même que le Le, le taxi、euh, zigzaguait entre les explosions、euh, pour se rendre à l'hôpital. Exactement. Et、euh, on dit que le chauffeur était aveuglé, même、euh, parfois,、ah oui. par les explosions. Ils ont été chanceux de、oh, se rendre.、Oui. Euh, et euh, donc, pour rendre hommage à sa femme également, Yoko Ono, il a décidé de remplacer son nom par Ono, ce qui faisait de lui John <rire> Ono Lennon. Eh <Et> oui. <rire> En 1969, toujours, The Who présente Tommy、euh, dans son entièreté pour la première fois. C'était à Dalton en Angleterre.、Oui. Alors, ça devait être assez intéressant. Ah, oui. ah oui. Tommy, moi, en plus, qui, qui, qui est mon album préféré des Who. Ah、oh, oui, c'est ton album préféré des Who. J'adore le, le travail de guitare acoustique depuis、mm -hmm. tant de ça sur、oui. cet album-là. C'est incroyable.、Oui. Ça、oui. m'a vraiment subjugué et、euh, j'aurais vraiment aimé savoir、oui. ça en concert. Ouais, tout à fait. Par la suite, en 1972, Deep Purple trône au sommet du palmarès des ventres avec un autre album légendaire, Machine ouais, Head. Oui, une merveille.、Ah oui. C'est une merveille, ça, Machine Head. Qui a changé、euh, beaucoup dans l'histoire du rock. Oui, c'est un des albums importants dans l'histoire du rock、mm -hmm. et du metal. Oui, oui, oui. oui. oui. oui. Dans ça, le ça développement balles, du、ça. metal, c'est un album vraiment、euh, essentiel. Exact. Nous avons par la suite, en 1979, les Rolling Stones qui donnent un concert pour les aveugles de Toronto afin de répondre aux conditions d'abandon de la cause de Keith Richards accusé de trafic d'héroïne.、Ouais. En fait, on dit trafic d'héroïne parce qu'il avait une vingtaine de grammes sur lui. Oui, mais il ne faisait pas de trafic. Il p r e n a i t tout non, non. pour lui. C'est ça. C'était ses, ses doses pour la tournée, fait, des Stones à l'époque. Exactement.、Et、Donc,、euh, un juge l'avait condamné, si on veut, à、mm -hmm. donner comme ça. Euh, C'était juste un concert. Deux ou concerts. Deux, deux, deux? concerts、oui. euh, à Toronto, oui. Oui.、Euh, dans la région de Toronto.、Mm -hmm. pour, euh, donc, euh, en fait, pour éviter.、Euh, parce que k e i t h Richard s aurait pu se retrouver plusieurs années oui, en oui. prison.、Oui. t c'est une jeune aveugle, justement, qui, était,、euh, qui avait plaidé auprès du juge pour que cette peine lui soit. Ouais, afin de venir en, bon, aide,、euh, en aide comme ça aux non-voyants. C'est une très bonne initiative,、mm -hmm. franchement.、Euh, nous avons par la suite en 1998 Faith No More qui、euh, annonce sa séparation et Mike Patton du groupe s'est joint par la suite à Mr. Bungle un peu après,、ouais. quelques, quelques semaines après, je crois.、Ah, euh, C'est bon, Mr. Bungle, ouais, mais、euh, oh, je、ouais. préfère Faith No More. Ah ouais, à ce point, oh, oh, moi、oh. j'aime bien, bien l'edge de, de Mr. Bungle. La folie, de la Mr. folie Bungle, exactement.、Oui. Oh, mm -hmm. Euh, et Faint No More est un groupe que je ne connais pas beaucoup.、Ah, okay. En même temps, je ne peux, peux pas parler au travers de mon chapeau.、Oui. <rire> et nous avons finalement en 2008 Whitesnake qui lance Good to be Bad.、Ouais, C'est un album de retour.、Mm -hmm. Ça faisait.、Euh, pas 20 ans, là, mais il y a très longtemps qu'il n'y avait rien fait. e t c'est un bon album de retour. Ah oui?、Mmh. Bon, non, je m'attendais à ce que ce s t pas nécessairement un bon album. <rire> ben,、euh, en fait, je te dirais qu'il est meilleur que le, même que, que le dernier qui vient de sortir là, parce que dans mon souvenir, il n'y avait pas de balade dessus、ah. ou、oh, à peu près pas. Ça v、euh, a la i t p e à f l faudrait que je réécoute,、non? mais il me semble qu'il y avait moins, en tout cas, ça ne me veut pas b a t t e r alors que le dernier, je s u i de la misère. Moi,、oh, des balades, je ne suis pas capable. <rire> Sérieusement. <rire> Donc, l'album de 2008 a d e meilleure s valeur s、euh, jusqu'à <rire>、oui, Tout à fait. Nous passons maintenant au 23 avril, qui est、euh, samedi de cette semaine. Et nous avons en 1960 la naissance de Steve c l a r k guitariste de Def Leppard, qui lui célèbre ses 51 ans. Ouais, en fait, il est décédé、euh, quand même.、Oh? Il ne s é l è b r e plus、vraiment? rien parce qu'il est décédé.、Euh, il buvait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est mon erreur.、Oui. Je suis vraiment désolé. Parce que、mm -hmm. Def Leppard, en fait, Ce、euh, n'est ai pas, pas que... un groupe que tu suis trop, trop.、Ouais. Non, vraiment non. pas. Et,、euh, Le je... Def Leppard, de toute façon, leur,、euh, je dirais, leur sommet, c'était、euh, dans des euh, années. Euh, euh... 83, 84, ouais, ouais, ouais, ça, ces années-là. a Avant、euh, m a naissance. Oui, <rire> c'est ça. Et puis,、euh, ce qu'ils ont fait、euh, après, par la suite, après、euh, l'album,、euh, euh, écoute-moi, Paro, Paromania, je trouve que c'est un album correct, qui、mm -hmm. n'a pas passé le test du temps, quant à moi. là Mais après ça, il me semble que c'est pas mal moins bon. Hysteria, c'était moins bon, à、mm. mon avis. Puis,、euh, ah, j'ai vraiment. Moi, Ça, jamais... c'est personnel. Il y en a qui vont dire qu'Hysteria, c'était leur c h e f d œ r Moi, je trouve pas. Ah, j'ai jamais, jamais, jamais, jamais pris la chance de. s s a y e r d'écouter Def l i p p a r d, d Flippard, en fait.、Ouais. Je pense que j'ai fait la、ouais, b o n n e Je、euh... pense qu'on aime ou on n'aime pas.、Mm. Euh, vraiment, il n'y a pas de milieu. Def l i p p a r d Les premiers albums étaient intéressants, à mon avis. Mais,、euh, Pièces comme Anne et m o n s les textes sont vraiment incroyablement mauvais. Donc,、euh, ben, je suis désolé de mon erreur. En fait, J'ignorais qu'il était décédé. <rire>、euh, nous avons par la suite, en 1969,、euh, numéro 1 en Grande-Bretagne, Get Back des Beatles. Bien ben, sûr.、Oui. Euh, euh, Est-ce que c'était avant la sortie de l'été de B? Je crois oui, que oui. Ouais,、oh, oui. Oui. Ben, oui, bien sûr. Oui, c'était même avant la sortie de Abbey Road.、Là. Oui, effectivement,、mm -hmm. parce que l'été de B est apparu en 1 9 7 0 C'est ça. Il venait de faire、euh, des. des, des... Les, euh, les sessions、euh, catastrophiques là,、oui. de, de janvier et、euh, le, le spectacle aussi qu'ils ont donné、euh, sur le toit en février. e t comme ça prenait quelque chose pour、euh, les, quand même les garder là, au,、euh, bien vivants aux, aux yeux du public, mais on a sorti Get Back. C'était à l'époque où、euh, on, on faisait paraître plusieurs pièces par année, comparativement、mmh, maintenant,、oui. où euh, euh, être bien vivant hein, pour,、euh, pour les fans, c'était de, de lancer un album aux cinq ans, a n t e n n dans les standards de l'industrie. <rire> Euh, par la suite, en 1975, Pete Ham,、euh, leader de Badfinger, se suicide par pendaison. Oui, c'est quand même particulier hein, parce que、euh, les deux leaders、euh, de Badfinger se sont tous les deux suicidés à quelques années.、Euh, oui, effectivement.、Euh, oui, c'est particulier. Oui. C'est spécial. C'est une plaie, en fait, pour le groupe.、Si、oui. C'est quand même dommage. C'est parce que c'est un groupe qui, même s'ils、euh, avaient beaucoup de talent, ils ont eu quelques succès, mais ça n'a jamais,、euh, je dirais,、euh, déchiré.、Mm -hmm. euh, alors, euh, vous avez beaucoup de frustration par rapport、euh, au show business et、euh, à l'industrie. C'est vraiment triste. Euh, par la suite, en 1979, Blondie est au numéro 1 avec Heart of Glass. Ah oui, donc, tout à l'heure on a parlé de Call Me, Heart of Glass. C'est une période、euh, donc, propice pour Blondie, mais il、ouais. y, y a une indifférence.、Ah, C'est une les deux. très bonne t o n e pop, ça.、Ouais. Heart of Glass, mais moi、euh, ouais, j'aime pas ça. C'est la pop, j'aime pas <rire> ça. C'est de la pop très, très, très bonbon en、mm. plus. Euh, par la suite, en 1988,、euh, l'album Seven Sons of a Seventh d'Iron Maiden est au top des ventes d'albums américaines. o、ouais, u Ce qui m'a quand même surpris. Surprenant.、Euh... Au Québec, ça s'était retrouvé numéro un automatiquement.、Mm -hmm. euh, ça a toujours été gros, Iron Maiden, alors qu'aux États-Unis, ils ont toujours été un groupe underground, Iron,、ouais. Iron Maiden. Oui, mais Seven Sons of a Seventh est considéré par certains comme,、euh, euh, comme étant、euh, donc un album assez. Oui, mais c'est un album classique,、ouais. mais sauf que. Euh, euh, Je sais pas bien, Quoi qu'en 1988,、euh, le style de musique qui était le plus en vogue, c'était le métal. Oui, exactement.、Ouais. C'était le, le, le métal new wave、ouais. ou le, le air metal, des choses comme ça. Donc c'était. Oui. Effectivement. Donc ça a peut-être aidé、euh, la popularité d'Iron Maiden. Et ils ne sont peut-être pas restés long là longtemps non plus. Ça, l'histoire ne dit pas.、Euh, nous avons en 1991, par la suite, Johnny Thunder des、euh, New York Dolls qui décède d'une surdose de drogue.、Mm -hmm. Donc il ne s'est pas assagi avec le temps. Non. Non. En 1994, Pink Floyd est au numéro 1 du palmarès britannique des ventes d'albums avec Division Bells. Oui, ça, c'est un bon album.、Oui. Euh... Une bonne, euh, comment, un bon point final. Exactement. Ah, et ça, c'est ce que j'ai oublié dans mon émission hier. Je faisais les, les d e s finales d'albums. J'aurais pu utiliser、ah. euh, donc, uh, Division Bells parce que c'est vrai que c'est quand même un bon album. Un album、oh oui. intéressant. Ah、oh、oui, quand, un album fort correct. Le meilleur qu'ils avaient enregistré depuis The w a r Oui, o u oui. Sans, sans, sans conteste.、Euh, nous avons en 2003 finalement, pour terminer la journée du 23 ville, avril, oui,、uh, Twisted Sister qui annonce un retour sur scène pour une tournée en Corée dans le cadre de US, de, du USO. En fait, qui est、euh, les artistes américains、euh, okay. qui vont rencontrer les forces armées. C'est、euh, typique de Twisted Sister, ce genre、ouais. de tournée-là, surtout dans les années 2000, qui, qui, qui、euh, en fait, ils ne il se cachent même pas. Des Snyder ne se c a c h e pas. C'est la nostalgie des gens qui, qui, <rire> qui fait que Twisted Sister continue.、Ouais. Euh, mais il reste quand même assez fidèle à ses fans.、Euh, oui, quand même. J'aime bien Twisted Sister. Oui, c'est q u a n d m ê m e、ouais. intéressant. <rire> c'est un beau Joke Band.、Oh, oui, c'est un... le seul Joke Band que j'aime. Et qui, qui est resté populaire également、oh oui. avec les années. C'est intéressant.、Oui. Ça nous amène à la dernière journée de la semaine qui est le 24 mars, la、euh, journée de dimanche. Oui, 24 avril,、euh, qui, ouais, dimanche de l m a i n C'est avril, voyons. J'aimerais bien qu'on soit un <rire> mois avant pour les travaux scolaires,、euh, mais quand même,、euh, il <rire> faut tomber dans la neige. Non, non, non, non, non. Donc, Donc en、euh, 1965. Oui, en 1965, les Beatles sont au tour numéro un avec t a k e i t to Ride.、Ouais. Bien sûr,、euh, c'est prévisible pour une si bonne pièce. Oui, exactement.、Mm -hmm. En 1968. J'aimais ai, beaucoup la version. Qu'il faisait en spectacle de Ticket to Ride. J'ai、euh, jamais v e C'était c beaucoup plus upbeat à la fin.、Ah、Ringo、oui? euh, mettait un peu de Tiger dans son jeu.、Ah. Euh, puis, euh, vraiment,、euh, si t as la chance de voir jamais le, le, le concert、euh, au c h e z Stadium、mm -hmm. en 1965,、ouais. euh, tu as une très bonne version. Ah, je、mm -hmm. vais l'écouter parce que dans ça, j'ai jamais vu les Beatles dans un concert、euh, sur, Faire、euh, sur Ticket sur, to Ride. Sur... Ouais, ça vaut la peine. Euh, par la suite, nous avons、euh, bien, en 1968, Apple、euh, qui fait une grosse erreur, qui refuse de signer en fait, un jeune David Bowie.、Mmh. Euh, s a u f que c'est compréhensible parce、ouais. que c'était pas très bon、euh, ce, que, ce que David faisait. Non, exactement.、Euh, à ses débuts, ses premiers albums n'étaient pas bons. Il、euh, euh, y a eu la chance de faire、euh, Space Oddity, qui était vraiment très accrocheuse.、Mmh. Et puis,、euh, ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est le travail des claviers que Rick Wakeman a fait sur cette pièce. Mais、euh, les premiers albums de Dave,、euh, David Bowie, i l a eu、là. du mal à, à percer. Non, il s'est trouvé vraiment avec a n k y Dory. Exact,、ouais. exact. a n k y Dory a aidé vraiment à se replacer.、Mm -hmm. Et, et、euh, en fait, il voulait faire vraiment aussi du, du folk, quand même assez,、euh, assez classique,、mm -hmm. si on veut.、Euh, ce qui n'a peut-être pas、euh, séduit les Beatles、euh, mm -hmm. également,、non. parce qu'Apple voulait essayer d'être différent. Par contre, ça, ça devait être une des bonnes cassettes qu'ils avaient reçues d a o i Oui, exactement, exactement. <rire> ça devait quand même valoir la peine. <rire> <rire> euh, nous avons par la suite, en 1969, Paul McCartney qui s'adresse à la presse pour prouver qu'il n'est pas mort, puisque、ouais, oui. c'est le début、euh, de, de la fameuse,、euh, mm. la fameuse euh, histoire urbaine, comme quoi、ouais. euh, Paul McCartney est décédé. Et, et ça a donné mal à l'époque, puisque Paul、euh, était, était en dépression hein, <rire> suite à la fin désastreuse des Beatles. C'était réfugié sur、euh, sa ferme isolée、mm. en, en Écosse et c'est une, une journaliste. Euh, du magazine Life、euh, qui s'est rendu sur place. Les fermiers、euh, étaient arrangés avec Paul, tu sais, pour、euh, les, les fermiers qui entouraient la, la propriété de Paul, e m p ê c h e r un peu les, les, les gens de, de, de, de se rendre là-bas.、Ouais. Et、euh, eux avaient profité que les fermiers étaient partis à la messe, genre le dimanche, et ils se sont rendus à la ferme.、Euh, la, la madame, la, la journaliste, s'est rendue là avec un, un photographe、mmh. et ils ont pris une photo de Paul qui était très, très, très en colère et qu'il les a brassés. Et, sauf que Paul s'est rendu compte que、euh, ça pouvait définitivement nuire à sa carrière et il les a rattrapés, il les a charmés. Toujours très sympathique, Paul, une fois qu'il qu qu qu a mis son sourire. <rire> Parce que, bon, c'est vrai qu'il peut, peut être violent、euh, parfois, mais、euh, ça a été quand même、euh, un épisode assez intéressant、mm -hmm. euh, pour ce qui est de sa vie, sa carrière p s triste pour lui, mais、euh, c'est spécial. s a、mm -hmm. période plus dépressive. Oui. Nous avons par la suite, en 1972, John Lennon qui lance、euh, Woman is the nigger of the world.、Euh, e <rire> pièce, e、euh, n en fait, moi, c'est pas une des pièces que j'ai aimées de John Lennon, honnêtement. Ouais.、Euh, je trouve que c'est pas sa meilleure, euh, dans s e s pièce s revendicatrice. s il、euh, y, y en a eu d'autres, mais、euh, bon. u a i c'est parce que personne n'aime ça, ça veut faire la morale, là. Ouais, pis, exact.、Euh, et John Lennon、ouais. était très fort là-dessus, et il、ouais. euh, faut dire qu'il était alimenté en plus par Yoko Ono, qui.、Ouais. qui c'était pas nécessairement la. la... La, la personne la plus、euh, éclairée pour、euh, prendre des décisions en matière de rock. Non, vraiment pas.、Euh, nous avons par la suite, en 1974, David Bowie euh, qui euh, lance Diamond Dogs. Oui, un album qui a fait un scandale, surtout、mm -hmm. à cause de la pochette, non? Exactement, euh, mais euh, qui vaut la peine quand même.、Euh, oui, c'est bon. c'est un, un bon、ouais. album de David Bowie. En 1976, Wings at the, at the speed of sound oui, est numéro 1 des ventes de disques américains.、Ouais. Euh, donc, c'était le grand n o s C'était surtout dû、euh, à la présence de, de, de grands succès comme、euh, ouais, s、ouais. e、euh, l l y Love s o n g s l e d i e Mine, parce que c'est un des moins bons albums de Paul.、Euh, Peut-être son t plus faible s des années 70. q u o i q u e je viens de repenser à London Town.、Mm. <rire> mm. Mais c'était、euh, peut-être pas le meilleur album, mais pour, le, pour Wings,、euh, ça a été dans leur premier gros succès aux États-Unis. Par、oui. contre, parce que Wings était populaire en Europe, dans plusieurs pays, mais aux États-Unis, ça n'avait jamais、euh, vraiment. Ben, il y avait eu Band Under Run qui avait été un énorme succès. succès. Il faut dire que ben, ça, 1976, c'est l'année où Paul a fait sa tournée triomphale aux États-Unis.、Mm -hmm. Alors, ça a sûrement aidé. Oui, exact.、Euh, et justement, la, la même journée、euh, que lorsque Wings s'est retrouvé au numéro 1,、mm -hmm. Paul et Linda McCartney passent la soirée chez John、euh, Lennon et Yokono、euh, dans leur appartement de New York. Et le même soir, l o r n e Michaels, le producteur de Saturday Night Live, offre un chèque de 3 000 pour ouais, ben, que les Beatles se r e t o u v e n t C'était ça la blague, c'est que je pense Sid Bernstein venait de. de D'offrir aux Beatles une, ouais, une, millions, plusieurs millions、euh, ouais, ouais. pour se reformer, pour donner un concert ou une tournée. Exact. Et, et puis euh, là,、euh, Lorne Michaels, en blague, lui, a dit on, Je veux donner、euh, 3 000 aux Beatles、oui. pour qu'ils se reforment. Sauf que ça a failli arriver. Hein, exact. Parce, parce que, que、euh, l'appartement、euh, la, la, la, de John était à quelques rues. Ouais, il était vraiment p a i t du studio de Saturday Night Live et、euh, vraiment les deux ont eu très très très envie d'y aller. e n blague et de se présenter là-bas pour、euh, jeter tout le monde par terre. Peut-être qu'ils se sont dit à d a n s l r e minute, on va être obligé, on est pas mal rouillé, on va être obligé de jouer quelque chose, on va être pas mal rouillé, on va aller fou.、Euh, il y avait convenu de pas.、Mais、ça, se... ça a a changé beaucoup de choses. Exact. Ah <rire>、oh、oui, vraiment. Et、euh, il avait convenu, en fait, de pas jouer de pièces des Beatles s'il y allait, parce q u il avait、mm -hmm. commencé quand même à en parler.、Euh, mais finalement, c'est ça. Était... Les deux n、euh, avaient pas joué ensemble depuis des années. Ouais, ça n aurait pas été très intéressant. Et、euh, ce, qui est, ce qui est très drôle, en fait, c'est que,、euh, entre autres, dans les propositions de Norman c a l l a ils d i s a i t vous avez juste à faire、euh, trois chansons.、Euh, Love you, y a、yeah, y a、yeah, y、yeah. a Vous l'aurez 1000$ déjà pour vous. Et vous pouvez、euh, le, le séparer entre vous autres comme vous voulez. Vous pouvez en donner moi Ringo si vous voulez. Donc c'est vraiment très, très typique. Et, et c'est devenu même un running gag pour s a t u r d a y Night Live. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a un ancien Beatles, Paul McCartney qui est passé récemment, George Harrison également dans les années 70, qui était venu. On avait toujours Lord Michaels qui allait discuter avec lui, et dire, je peux pas te donner le 3000 parce que t'es juste un, je peux même pas te séparer, des choses comme ça. Donc, c'est, c'est resté un running gang même dans les années 90,、mm -hmm. qui était, euh, quand même très très drôle pour les gens qui l'écoutaient à l'époque. Nous avons par la suite、euh, encore Paul McCartney en 1982、euh, qui est au sommet、euh, des palmarès euh, avec euh, Ebony and Ivory, chanté bien sûr avec、ah, Stevie Wonder. Quel mauvais souvenir! Oui, c'est une.、Euh, j'aime bien, j'aime pas mal tout ce que Paul McCartney a fait, mais、euh, ah, Ebony and Ivory, j'ai jamais.、Uh, pipes of Peace, c'est、ouais, oui, un très mauvais album.、Exact. Et、euh, c'est, c'est, c'est, come on! C'est ça, c'est. J ai, j ai, cette chanson-là particulière et ce qu'elle fait avec Michael Jackson, c'est des pièces que je suis pas capable du tout d'entendre.、Ouais, ouais. oh、non, non, non, c'est vraiment atroce.、Mm. Les, les deux pièces avec Michael Jackson, ah c'est atroce. p o u v a n t a m a i e Ça se retrouve、euh, ça sur l'album trailer, entre autres.、Euh, oui, deux... The Girl Is Mine,、ouais. c'est sur l'album trailer. c e t à o u b l i é comme l'album qu'on prend,、ah. en fait. Là, on arrive avec.、Euh, c'est notre, notre préféré. Ah、oh, oh, ouais. oui, ah oui.、Euh, Puisqu'en 1984, Jerry Lee Lewis marie sa sixième femme. Sa sixième、oui. femme. <rire> Carrie McCarver, McCarver. Mais le pire là-dedans, c'est qu'elle est âgée de 22 ans. Et lui devait être au moins. C'est e cinquantaine. c e s n cinquantaine avancée. C'est sa sixième、ah. femme. C'est、ah. incroyable. C'est incroyable. À m e m m e n e il me semble, les filles devraient comprendre que s'ils se marient souvent, c'est qu'il y a des raisons.、Euh, par la suite, en 1990, alors qu'ils préparent la scène pour le concert de Wall Live in Berlin, des employés de la production trouvent une bombe de la Seconde Guerre mondiale n'ayant pas explosé sur le terrain、oui. sur lequel on mettait la scène、mm -hmm. du concert de Roger Waters. Oui. Et finalement, en 1993, Neil Young, Willie Nelson et John Mellencamp sont、euh, à, à l'affiche du sixième Farm Aid,、euh, qui est en fait un concert qu'ils ont mis sur pied、euh, pour aider、euh, les fermiers américains、euh, en,、oui. en, en problème s financier. s、mm -hmm. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Merci. Simon va être là tout l'été. Oui. Tu vas être là、euh, à, le jeudi soir. Exactement, jeudi soir de 21h à 23h. Oui, avec un genre de bleu. Un genre de bleu qui devrait、mm -hmm. débuter、euh, dans les prochaines semaines. C'est ça. Et、euh, va être aussi à Ray c l a s s i q u e évidemment.、Oui. Et euh, aussi, euh, tu vas faire ton émission, tu vas reprendre ton émission、euh, album classique. Album classique que j'avais abandonné, abandonné. mis de côté plutôt、euh, l'an dernier, euh, qui. Euh, qui Qui, qui Voulait faire un retour. Donc, je voulais, ouais, je voulais revenir avec toi. C'est ça. ça. Et puis, ça, ça va être diffusé juste avant un classique.、Exact. Les vendredis, e s c de, de, Tous t les vendredis de l'été. À partir de la semaine prochaine ou dans deux semaines? deux dans deux semaines Dans deux semaines. Donc, à 10h, de 10h à 11h, les vendredis matins. Merci beaucoup, Simon. C'était encore une fois très plaisant de te recevoir à l'émission. Midi 17, eh bien, oui, déjà, vous êtes à l'émission Rock Classique jusqu'à 17h en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, tel que je vous l'ai annoncé au début, je vous présente un spécial Vendredi Saint rempli comme ça de bondieuseries et de pièces qui parlent uniquement de Dieu ou de religion organisée. Et on va débuter ce petit spécial avec une formation au nom biblique. Je parle de Nazareth avec une pièce tout à fait de circonstance aujourd'hui. Holiday, vous êtes à l'antenne de la seule radio à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. DJ Lynx est de retour sur les ondes de c Fou 89.1 FM. Contact is back! Les mercredis soirs, un 5 à 7 pour fouiller dans les débris qui ont marqué l'histoire du hip-hop. Soyez-y! Le 2 mai prochain, parlons emploi, parlons économie, parlons environnement, parlons culture, parlons de Trois-Rivières. Ensemble, parlons de vous. Votons Paul Brunel. Message payé et autorisé par l'agent officiel de Paul Brunel.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 Come here, come here, come h e r n come here. w h y t Avec b a leur profession de foi chrétienne, Lord of this world, c'est tiré de leur troisième album Master of Reality de 1971. C'était précédé de ZZ t o p avec Jesus Just Left Chicago. C'est tiré de leur album Tres Hombres de 1973. Et au début du bloc, on a entendu Nazareth avec Holiday, la pièce qui ouvre leur album Malice in Wonderland de 1980.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 De b o n d i e u s e r i e et de pièces qui parlent uniquement de Dieu ou de religion organisée. Dans le prochain bloc, on va entendre la formation allemande défunt, formation allemande s u p é r i e r On va aussi entendre Kansas, mais tout de suite, on écoute Skid Row, Quick Send Jesus. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à d i f f u s e du vrai rock à t o i r i v i è r e C'est fou! 8 9 FM. r o c l a s s i q u e jusqu'à 17h.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 De formation allemande s u p e r i o r Ce n'était pas la modestie qui les étouffait, eux s u p e r i o r On vient d'entendre la pièce、euh, God's Funeral. C'est tiré de leur deuxième al album. Unique, qui est paru en 1983. Juste avant ça, on a entendu une, une, une rare très très bonne formation, e、euh, u c oppressive américaine des années 70, c'est-à-dire Kansas, avec Hold On, c'est tiré de l'album Audiovisions, qui est paru lui en 1980. Et au début du b l o c on a entendu Skid Row avec Quick, Quick Sand Jesus, c'est tiré de leur deuxième album Slave to the Grind, qui est paru en 1991. Midi 52, vous êtes à l'émission Classique, en compagnie d'Alain Lefebvre, jusqu'à 17h. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial Vendredi Saint rempli comme ça de bondieuserie et de pièces qui parlent uniquement de Dieu ou de religion organisée. Entre 13h et 14h, je vais vous présenter une formation de hard rock américaine très obscure de la fin des années 60 du nom de p l o s qui ont sorti un seul et unique album, concept tout à fait approprié à notre thématique d'aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un album centré sur les sept péchés capitaux de Seven Deadly Sins. Je vais aussi vous faire tourner une face entière d'un album vinyle classique rempli d'utopie, soit Imagine. De John Lennon. Pour l'instant, on va poursuivre dans Bon Dieu. s e e r i Dans un moment, on va entendre Norman Greenbaum et George Harrison. Mais tout de suite, on écoute une formation、euh, qui, avait, euh, qui a comme ça、euh, un esprit très très critique par rapport à la religion organisée. Je parle de XTC. Dear God, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des Mélomanes e t la seule à diffuser du vrai rock à Toiréviens. C'est fou. 89.1 FM. Dear God. And I pray you can make it better down here. I don't m e a n a big reduction in the price of m e e f But all the people that you m e i n your image, see them starving on their feet. Cause they don't. In Damn it.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 Avec une liste de concerts m i s e à jour quotidiennement et une fiche détaillée de plus de 500 groupes québécois, Québec p u n g c i n est sans aucun doute le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur québecpongsin.net. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Votre m m a 89. Avec un de ses classiques, My Sweet Lord, tiré de son nom moins classique, album triple All Things Must Pass, paru en 1970. C'était précédé d'une pièce qui est parue un an auparavant, soit Spirits in the Sky de Norman Greenbaum, c'est tiré de l'album du même nom. Et au début du b l o c on a entendu XTC avec une pièce très critique, c'est-à-dire Dear God, c'est tiré de l'album Skylarking de 1986. 13h06, vous êtes à l'émission Classique jusqu'à 17h en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial Vendredi Saint rempli de b o n d i e u s e r i e s et de pièces qui parlent uniquement de Dieu. On va poursuivre dans la même veine avec encore un peu de. heavy metal, pas, pas de heavy metal, plutôt, mais de, dans la même veine de bon dieu zante, je dirais. Dans un moment, on va entendre une, un extrait de la, de la comédie musicale Godspell, mais tout de suite, on écoute les Doobie Brothers. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.fm. pièce tirée de la comédie musicale Godspell et,、euh, c'est tiré de l'album original, The Original Cast, qui est paru en 1972. Juste avant ça, on a entendu les Doobie Brothers avec leur reprise très réussie de Jesus is Just Alright. C'est tiré de leur deuxième album, Toulouse Street, de 1972 aussi. 13h15, vous êtes à l'émission Classique jusqu'à 17h en compagnie d'Alain Lefer, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. aujourd'hui, je vous présente un spécial vendredi saint rempli de bondieuseries, de, de pièces qui parlent uniquement de d i e u ou de r e l i g i o n o r g a n i s é e Entre、euh, 13h45 et、euh, 14h, je vais vous présenter une face entière d'un album venu de classique, v e r s 1971, un album rempli d'utopie, c'est-à-dire Imagine de John Lennon. Mais pour le moment, on va poursuivre avec un petit bloc dans lequel on va entre autres trouver des classiques de Ryb a u c h a n a n et de Bob Dylan.、You、gotta serve somebody. フォー Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict. Businessman or some high degree thief. They may call you doctor, or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Trooper, it might be a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody. Maybe the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Maybe you're a construction worker working on a home. Might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord. You may even own banks, but you're gonna have to serve somebody. Serve yes, somebody. you're gonna have to serve somebody. Serve somebody Well, it may be the devil already, or maybe the Lord, but you're gonna have to serve somebody serve somebody. You may be a preacher, preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair.、And、maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve. To Serve somebody. Serve somebody. Might like to wear cotton. Might like to wear silk. Might like to drink whiskey. Might like to drink milk. Might like to eat c a r r i e r You might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor. Sleeping in a king size bed. But you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Yes, indeed. You somebody. Somebody.、Well, you're gonna have to serve s somebody. Somebody. may e b o You d y m call me t e r r y or you may call me Timmy, you may call me Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray. No matter what you say, you're still gonna have to serve somebody. Serve somebody? Yes, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. ああ。The Messiah.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 89。 a n l a i s avec un nom très biblique, Jérusalem, c'était la pièce Frustration qui ouvre leur premier, seul et unique album homonyme par an 1972 et qui avait été produit à l'époque par Ian Gillen qui était au sommet de sa popularité avec Deep Purple. Malheureusement, ça ne les a pas aidés, Jérusalem, car c'est resté un groupe très, très, très obscur. Juste avant ça, on a entendu Roy Buchanan avec、uh, The Messiah Will Come Again, c'est tiré de son album homonyme de 1972. Et au début du bloc, on a entendu Bob Dylan avec God to Serve Somebody, c'est la pièce qui ouvre son album Slow Train Coming de 1979, un album qui a beaucoup marqué sa conversion au christianisme, lui qui est né dans une famille juive.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 r e m p l i comme ça de bondieuseries et de pièces qui parlent uniquement de Dieu. r n c l a s s i q u en e passant à un site web que vous pouvez visiter à l'adresse w w w r o c k c l a s s i q u e n e t sur lequel vous retrouverez plein de, de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a des c a n v a s des émissions passées quand vous voulez savoir ce qui a joué exactement dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées, un accès direct à mon blog dans lequel vous retrouverez une centaine de critiques d'albums parus dans les douze derniers s Moi, il y a une section balado-diffusion e si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission comme ça, n'importe quand dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires ou pourquoi pas formuler une demande spéciale si vous le désirez. Donc, encore une fois, le site se trouve au w w w r o c k c l a s s i q u e n e t On va poursuivre maintenant dans le rock progressif. Dans un moment, on va entendre la formation française Ange, mais tout de suite, on écoute un peu de québécois avec Dionysos Agneau de Dieu. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélamanes est la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Doir-et-Vias. C'est fou! 89.1. Les、gens Me croiraient, ils n'ont rien d'autre à faire. Si j'étais le Messie, je mènerais en bateau n'importe qui, n'importe comment, et les gens me croiraient, ils ne connaissent pas mes eaux. Si j'étais le Messie, je serais pédéraste avec n'importe qui, n'importe comment, et les gens me suivraient, reniflant mon derrière. Si j'étais le Messie, je me ferais voleur avec n'importe qui, n'importe comment. Et les gens se tairaient, n'ayant rien d'autre à faire. Si j'étais le Messie, je construirais un temple, avec n'importe quoi, n'importe comment, et les gens y viendraient pour y montrer leurs airs. Si j'étais le Messie, j'aurais un œil de verre, pour pouvoir fermer l'autre, pour ne rien voir du tout, et les gens me plaindraient et ventraient ma misère. Si j'étais le Messie, Je serais un ivrogne, boirais n'importe quoi, n'importe comment, et.、Mmh, n'importe où. Et les gens m'imiteraient, croyant toujours bien faire. Si j'étais le Messie, je marcherais sur l'eau, n'importe où, n'importe comment, et les gens se noiraient, croyant toujours bien faire. Si j'étais le Messie, je ferais des miracles, n'importe où, mais pas n'importe comment. Et les gens s'étonneraient, criant, Mais、si J'inventerai s une crèche, pas n'importe comment, pas pour n'importe qui, seulement pour les enfants. Les enfants grandiront croyant toujours bien faire. Si j'étais le Messie, je me ferais crucifier, pas par n'importe qui, pas n'importe comment, et les gens pleureraient, ne sachant trop que faire. Je ne suis pas messie, heureusement pour ma mère qui ne pourrait plus vendre sa virginité, car les gens l'achèteraient, croyant toujours bien faire. Il y a très longtemps, il y eut un messie, il est venu d'ailleurs d'une autre galaxie. Vous avez cru bien faire. La formation française Ange avec、euh, un de leurs classiques, Si j'étais le Messie, s'est tirée de l'album Au-delà du délire, paru en 1974. Et juste avant ça, on a entendu les Québécois Dionysos avec、euh, la pièce Agneau de Dieu qu'on retrouve sur、euh, leur premier album, Le Grand Jeu, qui lui est paru en 1971. 13h44, vous êtes à l'émission Classique jusqu'à 17h en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est arrivé à la portion de l'émission où je vous, vous présente, comme à chaque semaine, une face complète d'un album véné de classique qui est paru en 1971 il y a quarante ans. Cette semaine, je vous présente、euh, Une face d'un des très bons albums de John Lennon, Imagine, que plusieurs considèrent comme son plus beau disque en solo. Album assez varié, puisqu'on y retrouve d'abord la pièce-titre qui fait état des rêves utopiques de John pour un monde parfait, mais aussi des morceaux plus rock comme Give Me Some Truth et une attaque épitoyable comme ça contre son ancien ami Paul McCartney dans How Do You Sleep? Ainsi que des、euh, chansons d'amour comme Jealous Guy, Oh My Love et Oh Yoko. Imagine, c'était、euh, un disque dans la même mouvance que le premier album solo de John, c'est-à-dire、euh, Plastic on a Band, qui était sorti l'année précédente et que certains critiques avaient baptisé le confessionnel Confessionnal plutôt de Lennon,、euh, vu le ton、euh, provocateur et le caractère、euh, personnel des textes qu'on y retrouvait. L'album avait connu pas mal de succès, mais Imagine a obtenu beaucoup plus de succès commercial, ce qui a fait dire à John que、euh, pourtant le contenu des deux disques était assez similaire. La différence résidait dans le fait que Imagine était enrobé de chocolat pour le grand public, en référence comme ça aux arrangements de violon. qui parsemait、euh, le disque,、euh, g r a c i e u s e t é du producteur、euh, Phil Spector, qui,、euh, au contraire de la démarche qui avait marqué le, le disque plastique en a u b a i n e qui était très intimiste avec un minimum d'instruments et de musiciens. Eh bien, cette fois-là,、euh, imagine, euh, pour imagine, on avait fait appel à une quinzaine de musiciens qui ont enrobé comme ça les chansons d a r r a n g e m e n t somptueux. Le disque a été enregistré à l'été 1971 dans la demeure immense de John à Tittenhurst Park en banlieue de Londres. C'était la période blanche de John、euh, au cours de laquelle il chantait comme ça sur son piano blanc dans le salon blanc de sa demeure blanche. Et c'est le dernier disque que John a enregistré en Angleterre avant de quitter pour les États-Unis. Aujourd'hui, on va écouter la face 1 en entier.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 17だ。 John Lennon, on vient d'entendre la face 1 au complet de son album Vinyl e c l a s s i q u e Imagine de 1971. On vient d'entendre le protest song I Don't Want to Be a Soldier, qui est évidemment un manifeste pacifique. C'était précédé de It's So Hard, qui est une des plus obscures du disque. C'est un blues. Juste avant ça, on a entendu un de ses grands classiques Jealous Guy que John a. composé à l'époque où les Beatles étaient en Inde, une chanson qui l avait, qu avait intitulé e Child of Nature, e、euh, t qui lui avait été inspirée par une conférence que le maire s h i avait donnée au sujet d'un fils de mère nature, le même sujet qui a inspiré Paul pour Mother's Nature Son g qu'on retrouve sur l'album Blanc. Eh bien, John a changé son texte pour en faire une chanson d'amour, tout simplement, pour Yoko Ono. Et,、euh, la formation Roxy Music en a fait une très belle reprise. Une dizaine d'années plus tard. C'était précédé dans le blog de Cripple Inside, qui est une pièce qui se moque d'une connaissance anonyme de John. Et au début du blog, on a entendu le, la pièce titre Imagine, dans laquelle John nous fait comme ça part de son rêve utopique d'un monde pacifique où tous sont égaux. où il n'existe pas de classe sociale et, dans lequel on est débarrassé de toute religion et même du concept de Dieu. Un monde absolument parfait qui ne peut exister que dans la tête d'un rêveur et d'un poète comme John Lennon, e t qui, ironiquement, a été assassiné avec grande violence neuf ans après.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 Mais pour le moment, on en est à notre chronique, on en est rendu à notre chronique sur les groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'une formation de rock progressif, formation américaine de la fin des années 60, avec un nom tout simple et même simpliste, c'est-à-dire PLOS. Euh, un groupe dont on sait vraiment très peu de choses, sinon qu'ils ont sorti un seul et unique album concept en 1969 intitulé The Seven Deadly Sins, qui parle des sept péchés capitaux de la religion catholique. Un concept、euh, assurément influencé、euh, par le mouvement Jesus Revival qui avait cours à ce moment-là. On pense、euh, à, à Jesus Christ Superstar, à la messe en fa mineur des Electric Prunes et à God's p e l l entre autres. Seven Deadly Sins, c'est un projet qui a été initié par les producteurs Simon Napier Bell, l'ancien gérant des Yardbirds, et Ray Singer, et qui, ensemble, ont composé six des dix pièces du disque. Le disque est présenté comme ça, c o m m e vraiment comme une messe catholique. On retrouve seulement trois musiciens qui sont crédités dans le groupe, soit le guitariste Tony Newman, le batteur Mike Newman et le bassiste Max Sims. Mais on retrouve plusieurs voix. Euh, sur cet album, il、euh, y a une chorale ainsi que du piano et de nombreux instruments à cordes. Musicalement, c'est du rock p r é h é r e s s i f embryonnaire, mais avec、euh, des sonorités qui rappellent souvent, e、euh, <coughs> des groupes un peu plus pop, e、euh, des groupes anglais comme Badfinger par moment.、Euh, La pochette,、euh, qui est en relief, e、euh, u pochette du vénile est vraiment très luxueuse et nous montre bizarrement un rang de sept moines en cuir puchonné dont le, le, le, septième, on devine que ça doit être le diable, c'est le seul à se montrer à visage découvert.、Euh, certains se sont bidonnés avec raison、euh, du concept. Euh, qui est, il faut l'avouer, tout à fait grotesque, mais ça demeure tout de même absolument digne d'intérêt pour les amateurs d'obscurité de la fin des années 60. Ça a un charme indéniable. Question de vous en faire une petite idée. On va tout de suite、euh, en écouter trois pièces de cet album Seven Deadly Sins de la formation PLOS sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s Et la seule. à diffuser du vrai rock、euh, obscur et très bizarroïde à Trois-Rivières, c'est fou, 89-1 FM. De la fin des années 60 au nom simpliste du n o n simpliste de Plus. On a entendu trois extraits de leur seul et unique album, un disque concept intitulé Seven Deadly Sins, paru en 1969. On vient d'entendre la pièce Gluttony, Something is Threatening Your Family, qu'on pourrait traduire en français par La gourmandise est une chose. qui menace votre famille.、Euh, c'est la pièce qui,、euh, clôture le disque et,、euh, c'est vraiment une des meilleures,、euh, de l'album. Juste avant ça, on a entendu Avarice, Davey Sting. L'Avarice, c'est le péché de papa.、Euh, je dirais que ça dépend des pères. Et au début du blog, on a entendu Gloria in Excelsis, Toccata, dans laquelle,、euh, vous aurez, assurément reconnu le, le célèbre morceau de Jean-Sébastien Bach, qui est particulièrement affectionné par le c o m t e Dracula. Euh, c'est un album qui a reçu de nombreuses critiques sévères et c'est vrai que c'est pas un chef-d'œuvre, mais à certains égards, c'est un disque de très loin supérieur à beaucoup de choses qui sont sorties au même moment.、Euh, à ma connaissance, ça n'a jamais été réédité sur CD. Et、euh, les copies véniles sont malheureusement relativement rares hein, parce que, évidemment, il n'en s'est pas vendu beaucoup d'exemplaires de cet album et le groupe est disparu après l'avoir sorti. Simon Napier Bell s'est alors、euh, concentré dans la gérance d'artistes et il s'est mis riche,、euh, notamment en s'occupant de la carrière de Wham et autres aberrations comme Boney M. Voilà pour cette、euh, petite présentation de la formation Plus. Et leur album Seven Deadly Sins de 1969. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, dans la chronique consacrée au groupe Obscur, je vais vous présenter une excellente formation suisse de hard rock du début des années 70 du nom de Toad. C'est tellement bon, Toad, que je vais peut-être y consacrer deux chroniques. C'est donc un rendez-vous. 14h20, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u e jusqu'à 17h en compagnie d'Anna Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés, je vous parle du tout nouvel album de Blackfield qui vient tout juste de sortir et qui est intitulé Welcome to my DNA. Euh, t r o i i s è m e album sur ce duo、euh, qui est formé du chanteur et guitariste de Porcupine Tree Steven Wilson et du chanteur israélien Aviv Geffen qui font comme ça un rock progressif très mélodique et accessible mais en même temps、euh, très mélancolique. J'avais lu quelques critiques négatives qui m'avaient un peu dérangé par rapport à à ce nouvel effort, leur premier en quatre ans, soit depuis Blackfield 2, le 2007, on déplorait surtout le fait que le groupe avait complètement mis de côté le progressif et même le rock pour opter plutôt vers des sensibilités pop extrêmement mélodiques. Toutefois, dès la première écoute, j'ai été rassuré car c'est extrêmement bon et, après quelques écoutes, on s'en tape complètement du côté progressif perdu parce que c'est tellement bon et accrocheur et fait avec sincérité qu'on peut juste aimer si on a apprécié les deux premiers opus. de Blackfield, qui était absolument excellent. Côté atmosphère et texte, ça n'a pas changé. Aviv Geffen et Steven Wilson、euh, se considèrent comme des rejets、euh, qui ont passé、euh, leur enfance et une partie de leur vie dans le fond de la t l a s s e à être regardés de loin et à être considérés comme des débiles de par leurs camarades. Ils chantent donc pour les exclus et、euh, ceux qui sont différents.、Euh, à quelque part, ça touche plein de monde et c'est、euh, très bon. Question de vous en faire une idée. On va tout de suite en écouter trois extraits de Welcome to my DNA. ブラックフィールド、d Vous êtes sur les ondes de la radio d 毎夜毎夜 l 夜 b a n d e 夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎 r 毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎夜毎 d 毎夜毎 o 毎夜毎 I used to live in a house of glass where no one comes or goes, watching life outside. I used to stand behind the door and hope the wind won't blow and mess my fears around. It took me so long to find out where to hide. My deepest feelings, are you faking that? Music like rain over my deepest feelings, are you faking that? Faking. Said you need some I'm g o n be in the f r o n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 Bye. Field, on vient d'entendre quatre extraits. J'avais annoncé trois, mais c'est tellement bon que j'en ai passé quatre finalement. Quatre extraits de leur、euh, tout nouvel album le studio Welcome to My DNA. On vient d'entendre la très belle pièce titre précédée de Oxygen, précédée de Rising of the Tide et au début du b l o c on a entendu la Pièce Glasshouse qui ouvre l'album avec bonheur. Et、euh, ce ne sont pas les, les seuls bons morceaux. Il y a d'autres merveilles comme, entre autres, z i g o t a et euh, Waving. Euh, la seule vraiment mauvaise chanson qu'on retrouve sur, sur ce disque, c'est la deuxième. Elle s'intitule Go to Hell、euh, et, et sur laquelle Steven Wilson répète、euh, ad nauseam f u n g you all.、Euh, c'est une espèce de mantra conçu, semble-t-il, pour les parents indiennes. Digne de Aviv Geffen,、euh, de ses poches, mais、euh, c'est le seul faux pas de cet album、euh, qui est vraiment un digne successeur des deux excellents premiers disques. Ça vaut un bon 8,5 sur 10. C'est très bon. Et je vous rappelle, il sera s o n en Montréal pour un concert、euh, le lundi 23 mai prochain, Blackfield, avec l'excellente formation a n a t i m a J'ai bien hâte de voir、euh, ces deux groupes、euh, en spectacle.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 Alors, la, entre 15h et 16h, je vais vous présenter ma deuxième nouveauté de la semaine, un très bon groupe qui s'appelle Graveyard.、Euh, pour l'instant, on va poursuivre avec une formation qui sera en concert au Québec lundi et mardi prochain. s Je parle de Symphony X.、Euh, ils s'en viennent avec un nouvel album aussi à la fin juin, intitulé Iconoclast. Mais pour l'instant, on va y aller plutôt avec、euh, un. Un de leurs vieux classiques, une de leurs pièces les plus marquantes, la pièce-titre de l'album d e Divine Wings of Tragedy. Vous êtes sur les ondes de la Radio des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal progressif à Trois-Rivières. C'est fou 89.1 FM. On the edge of paradise, tears of woe woeful... for cold. Hear my cry, renounce have you thy name. ¡Gracias! Symphony X avec la longue pièce titre de leur album The Divine Wings of Tragedy qui est paru en 1997. Et je vous rappelle que Symphony X est en spectacle lundi et mardi soir au Québec. Lundi, ils sont au Métropolis de Montréal. Ils devaient être accompagnés de Nevermore. Malheureusement, Nevermore ont annulé la tournée et j'ai aucune idée pourquoi. C'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé revoir en spectacle Nevermore. Ça fait plusieurs années que je ne les ai pas vus.、Euh, eh bien, ça ne sera pas encore cette fois-ci.、Euh, mardi, ils seront à la salle Albert Rousseau de Québec, bien sûr. Ça devrait être, ça devrait être très bon.、Euh, Symphonie X en spectacle. En tout cas, ils ne m'ont jamais déçu auparavant. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser dans les prochaines semaines, vendredi prochain, n'oubliez pas, r a z o r est au Fofun électrique avec Rioter, un très bon groupe de Thrash de Québec, et FTME, qui est un hommage, un groupe hommage à SOD, groupe hommage de mon ami Jeff Wool, de Trois Reviens m é t a l、euh, Le même soir,、euh, toujours le 29 avril, vendredi prochain,、euh, Holy Grail et Cauldron seront à l'Agité de Québec. Et ils seront par la suite le lendemain soir, le samedi 30, au Il Motor de Montréal, le même soir que Rick Emmett et Dave Dunlap de Full Nine sont à l'Astral. Samedi 7 mai, r a m i s t e i n est au c e n t r e b e l Lundi l 9, Destruction et Destroyer 666 seront au Fofone Électrique, le même soir que les amateurs d e Progressif très commercial、euh, seront au m é t r o p o l i s pour voir la formation originale de Age. Samedi 14 mai, Alice Cooper et Anvil seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec. Lundi 16, Three Inches of Blood, Cancer Bats et Barn Burner seront d'Artagnan ici même à Trois-Rivières. Lundi 23 mai, ça va être ça, ça va être vraiment un très très beau lundi soir puisque Blackfield sera au National avec Anathema. Mardi 29,、euh, Mardock,、euh, ça c'est pour les amateurs de Black Medal. Ils seront accompagnés de Black Anvil au Faux f o u n e électrique. Deep Purple seront à la place des arts avec un orchestre symphonique le samedi 4 juin et le lundi 6, ils seront à l'Agora du Vieux-Port. Super Tramp sera au, aussi à son tour à l'Agora du Vieux-Port le mercredi 15 juin et le 16, ils seront au Centre Belle et finalement le samedi 18, 18 plutôt juin. Cataclysm sera u n spectacle à Trois-Rivières avec、euh, artistes invités. N n is near, Hands of Death et Beyond Atrocity. Ça se passe au Monkey Nightclub au centre-ville de Trois-Rivières. 15h03, vous êtes à l'émission r e c k Classique jusqu'à 17h en compagnie d'Anna Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial Vendredi Saint rempli comme ça de bondieuserie s et de, de pièces qui parlent soit de Dieu ou soit de religion organisée. Et je vous rappelle que d'ici, il y a v i t une émission, en fait, dans une dizaine de minutes. Je vais vous présenter une, une, une, ma deuxième nouveauté de la semaine, c'est-à-dire le deuxième album des rockers suédois Graveyard, c'est très bon. Et、euh, dans la dernière demi-heure de l'émission, je vais vous présenter le nouveau disque des Américains de Red Flag. Donc,、euh, surveillez ça.、Euh, Red Fang, plutôt, et non pas Red Flag.、Euh, donc, surveillez ça, amateur de nouveautés rock et m é t a l Pour le moment, on va poursuivre avec un peu de m é t a l、euh, progressif, encore une fois.、Euh, cette fois-là, avec、euh, les Israéliens de Orphan Land. t h e New Jerusalem. Vous êtes sur les ondes de la Radio des Mélomanes. La station, la Radio Campus c est la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. The Fest, les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. Trois jours, quatre salles, 120 bandes, dont Bad a s t r o n a u t Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, Le Retour de Roller Starter, s Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de trois jours, une adresse, w o o d s o f f e s t c o m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 Bye.、Uh. Avec un de leurs nombreux classiques, Turn Me On, du non moins classique album Balls to the Wall. De 1984, une pièce qui est une exception à notre thématique d'aujourd'hui. Et c'est aussi une pièce que malheureusement, ils n'ont pas jouée lundi soir, Turn Me On, lors de leur passage à l i m p é r i a l de Québec. Parce que oui, j'ai assisté au concert de Québec. Excellente prestation de la part de cette formation de vétérans allemands qui sont dans une forme stupéfiante. Ils sonnent l'enfer.、Euh, particulièrement le guitariste Wolf Hoffman et surtout le Bassiste Peter Balz,、euh, qui n'a pas pris une seule ride depuis les années 80, il fait encore des stepettes. Il continue à sauter, il, toujours, il saute toujours du riser de la batterie à 5 ou 6 pieds dans les airs sans avoir l'air idiot ou, ou, ou carrément se démentibuler en mille miettes.、Euh, et il, en plus de ça, il a encore sa grosse tête en afro. a r m a n Frank,、euh, l'autre guitariste, lui, il est très souriant. Et、euh, le nouveau chanteur,、euh, Mark Torrio, est franchement excellent. Bien meilleur frontman, à mon avis, que ne l'était、euh, Udo Derschneider. Côté vocal, il Il n'y a rien à envie r à u d o et côté présent sur scène, il est bien supérieur. Ils ont joué beaucoup de leurs classiques devant un public très joyeux et enthousiaste, c'est-à-dire, on a entendu les Breakers. Uh, metal heart,、uh, midnight Mid mover, restless and wild, starlight,、uh, princess of the dawn, et les fast as a shark, balls to the wall, en rappel. m i n o u b a t o u t f o i s the、uh, midnight highway,、uh, London letter boys,、uh, turn me on,、uh, love child,、uh, losing more than you've ever had. i s s ont quand même joué longtemps. e t、euh, tout le monde est sorti de là,、euh, très de bonne humeur. En première partie, on retrouvait la formation de Power Metal, guerrier suédoise Sabaton, qui a fait、euh, tout un tabac auprès du public, qui était très réceptif. Ils leur ont fait, le public leur a fait un accueil des plus chaleureux, comme ça, pour leur premier passage au Québec. Tant mieux pour eux.、Euh, par contre, personnellement, c'est un groupe et un genre de métal qui me déplaît. e、euh, t certains de mes amis n'ont pas apprécié non plus, mais、euh, il semble que nous étions des exceptions、euh, mardi dernier à l'impériale parce que la réaction a vraiment été excellente pour Sabaton. 15h24, vous êtes à l'émission Rock Classique jusqu'à 17h en compagnie d'Anne Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l e t e m p s Je vous parle maintenant de ma deuxième nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album. C'est leur deuxième disque,、euh, c'est celui des Suédois, Graveyard. Ils font un, un rock que certains qualifient de, de rétro,、euh, mais c'est un, une véritable insulte hein, pour eux. C'est un jeune quatuor et ils détestent être, être étiquetés ici parce qu'eux se considèrent plutôt comme un groupe de rock pur avec des touches de blues, de psychédélisme, de folk et de jazz. Il s'agit de quatre jeunes hommes、euh, au début de la vingtaine. Ils sont passionnés par la musique、euh, des années 68 à 72,、euh, qui est considérée par certains comme la plus riche de l'histoire du rock, comme、euh, la plus innovatrice et variée. Euh, leur euh, tout nouvel album, donc, s'intitule Isingen Blues. Isingen, qui est une île qui fait partie de Godburg,、euh, tout comme、euh, Manhattan fait partie de New York, c'est une région qui est habitée par、euh, la classe ouvrière, e、euh, n Suède et,、euh, ils ont donné、euh, ce titre,、euh, Graveyard à leur deuxième disque, h a s e n Gun Blues, puisqu'il décrit bien l'ambiance générale,、euh, de leur album, c'est-à-dire quelque chose de vieux. Et de nouveau, à la fois,、euh, parce que c'est ça, cet album, Easing and Blues, c'est un véritable hommage au vrai rock old school, e、euh, t ça plaît beaucoup puisque,、euh, ils se sont attirés à des éloges et des commentaires dithyrambiques dans des magazines spécialisés comme, e h le Rock Hard, entre autres, ou des blogs comme le Bang Bang,、euh, qui ont adoré. Et,、euh, c'est compréhensible parce que c'est fait avec enthousiasme et sincérité. C'est très bon et ça sonne authentique. Question de vous en faire une idée. On va tout de suite en écouter、euh, trois extraits、euh, de ce petit morceau de bonheur rock présenté dans une très belle pochette. He's in g a n Blues du Quatuor suédois Graveyard. Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Toi et Viens. C'est fou! D'une formation suédoise relativement nouvelle. On vient d'entendre trois extraits de leur deuxième album qui vient tout juste de sortir, intitulé He's In Gain Blues. On vient d'entendre une chanson au titre ironique, c'est-à-dire Uncomfortably Numb, qui est un gros clin d'œil à la pièce f r e e Bird de Leonard Skinner, avec le solo de guitare de la fin qui est tout à fait inspiré de ce classique immense. Du mouvement Southern Rock. Juste avant, on a entendu la pièce titre et au début du b l o c on a écouté Ain't Fit to Live Here, la pièce qui ouvre l'album en force. Graveyard, c'était un groupe dans la mouvance de d'autres jeunes et excellentes formations qui sont apparues dans les dernières années comme Ghost et Devil's Blood, mais eux, ils sont plus axés vers le rock. Ghost,、euh, eux, c'est du métal anglais,、euh, c'est d'inspiration métal anglais. du début des années 80,、euh, metal anglais et européen,、euh, dans le genre Merciful Fate, mais avec une touche à la Blue Oyster Cult,、euh, des débuts,、euh, alors que Devil's Blood, eux, sont, t y p i q u e m e n t dans la vague de metal britannique des années 80. Euh, Grey v a r d eux, sont dans la veine des, euh, Cream, euh, Led Zeppelin, Leonard Skinner, les Black Sabbath. D'ailleurs, la voix du chanteur et guitariste, euh, Joachim euh, Nilsson,、euh, c'est un croisement, je trouve, entre celle de Robert Plant de Led Zepp Et de Eric Wagner de Trouble. Ça vaut un bon 8,5 sur 10, cet album de Graveyard. 15h41, vous êtes à l'émission Rock Classique jusqu'à 17h en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial Vendredi Saint qui est rempli comme ça de bons yeux, de pièces qui parlent de Dieu. ou de religion organisée. On va poursuivre avec quelques vétérans qui vont nous faire part comme ça de leurs préoccupations théologiques. Dans un moment, on va entendre Kiss, mais tout de suite, on écoute Lemmy de Motorhead qui va nous expliquer qu'il n'a pas besoin, lui, de religion. Don't need religion. Vous êtes sur les ondes de la radio des m é l o m a n e s la seule à faire tourner du vrai rock à t o i r et b i e n C'est fou!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 481。 La version spectacle de God of Thunder qu'on retrouve sur leur album classique l i v e to One, de leurs nombreux albums classiques. C'est paru en 1977 et juste avant ça, on a entendu Motorhead avec Don't Need Religion. C'est tiré de l'album Iron Fist, le dernier qu'ils ont enregistré avec Fast Eddie Clark en 1982. Et je vous rappelle que ces deux formations, Kiss et Motorhead, seront en spectacle ensemble au Heavy MTL la journée du dimanche 24 juillet. Ça va être très bon. r Et, v o comme i Kiss r e ça m o t r e a et il、euh, n y a pas seulement que ces deux groupes qui sont intéressants cette journée-là, puisqu'on retrouve aussi Children of Bodom, The Sword, Anthrax, Opeth et,、euh, même Diamond Head. Donc, ça devrait être une très bonne journée pour les amateurs de métal old school. 15h52, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e jusqu'à 17h en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du Rock et à l'évolution du Rock à travers le temps. aujourd'hui, je vous présente un spécial Vendredi Saint rempli comme ça de bon Dieu s e r i e s de pièces qui parlent uniquement de Dieu ou de religion organisée. Dans le prochain b l o c q u on va entendre, entre autres, les vétérans de Soundgarden et Monster Magnet. Mais tout de suite, on écoute Judas Priest. <rire> Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station du Médovane et la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est Fou 89.FM. セレゼメイ、Cancer Bats t h r e e Inches of Blood, avec artistes invités b u r n Burner e Beyond Atrocity, au D'Artagnan, Centre-Ville, t r o i s s p e c t a c l e d i x ans et plus. b i au 15 sur ca, c o de dollars, r é v e n d p o n e s u Sicket p r o chez m u s i Daniel Côté, frère d a n c l a t a t o u et au D'Artagnan.Cancer Bats t h r e e Inches of Blood, l e s e mai, dès d i x n e u n e présentation musicale production.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 setup. g a r d e n Jesus Christ Pose! s t tiré de ce qui est mon album préféré de Soundgarden, personnellement, b a d Motor Finger de 1991. C'était précédé de Monster Magnet avec la pièce de titre de l'album God Says No. C'est paru en 2001 et au début du bloc, on a entendu Judas Priest avec un de leurs très nombreux classiques, Metal Gods, tiré du non moins classique album British Steel.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 Au nom biblique, c'est-à-dire Holy Grail. On va aussi entendre les vétérans de Cathedral, mais tout de suite, on écoute ça aussi. C'est une autre formation de vétérans avec un nom biblique. Exodus No Love. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, et la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock ou du métal à Toit-Rivière. s C'est fou. 8 9 ans FM.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 Californienne avec un nom biblique, Holy Grail. On vient d'entendre la pièce Immortal Man tirée de leur premier très bon album Crisis in Utopia qui est sorti l'automne dernier. Juste avant ça, on a entendu les vétérans de Cathedral avec Earth Messiah. Ça, c'est tiré de l'album. Caravan Beyond Redemption de 1998. C'est dommage, mais on a, on a appris dernièrement que Cathedral vont se séparer définitivement. Ils vont sortir un dernier album et après ça, c'est terminé. Ce qui est vraiment dommage puisque le dernier qu'ils ont fait paraître il y a à peine un an de、euh, Guessing g a m e c'est vraiment une, une merveille, un véritable chef-d'œuvre. Au début du bloc, on a entendu Exodus avec、euh, la reprise de No Love qu'on retrouve sur leur album Let There Be Blood qui est.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 Euh, Red Fang, intitulé Murder the Mountains,、euh, qui vient de sortir、euh, un autre très bon disque,、euh, cette fois-là,、euh, dans le domaine du stoner, dans la mouvance de Bison BC. Euh, et qui est tout à fait、euh, passionné comme ça de ce groupe-là de rock old school,、euh, du bon vieux rock un peu sale et tout à fait malsain,、euh, exactement ce que le rock doit être. Question de vous en faire une idée. On va tout de suite aller en écouter trois extraits de ce disque de Red Fang. Je vous répète le titre, Murder the Mountains. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes et la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est Faux89.FM. <truits> Merci. Fang! Une jeune formation originaire de la côte ouest américaine, originaire de l'Oregon. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur tout nouvel album, Murder the Mountains, qui vient tout juste de paraître. On vient d'entendre Dirt Wizards, c'était pré précédé de Wired. Et au début du,、euh, du bloc, on a entendu Malverde, qui,、euh, qui est aussi la chanson qui ouvre l'album. Album que j'ai bien apprécié et qui vaut un bon 7,5 sur 10. 16h40, vous êtes à l'émission Classique pour encore une vingtaine de minutes. Jusqu'à 17h, vous êtes en compagnie d'Alain Lefebvre. Rock Tassic est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial Vendredi Saint rempli comme ça de b o n d i e u s e r i e des pièces qui parlent de Dieu ou de religion organisée. On poursuit avec un bloc vétéran de la scène Thrash. Dans un moment, on va entendre Slayer, on va aussi entendre Ludie c r i s mais tout de suite, on écoute Overkill. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule. Absolument la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 8 9 FM. Mozart. Chaque samedi matin de 10h à midi sur les ondes de C'est fou, c'est le rendez-vous pour entendre de la belle musique classique. Si vous aimez l'opéra, les concertos, c'est Charles Roberge qui vous invite à écouter chaque samedi matin de 10h à midi. Bonjour, M. Mozart. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire.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 Chirurgie Vision, 819-693-5757 o u s u r le net voir c l a i r c a s t f C'est fou. c e s u x o r e i l l e s t 9 o u to come Ça, c'était vraiment rapide. l o o i e Christ avec God is Everywhere. C'est la pièce qui clôture leur premier album. Immaculate Deception par un 1986 et qui est considéré comme un véritable classique du métal et du hardcore des années 80. Juste avant ça, on a entendu Slayer avec Jesus Saves tiré de ce qui est aussi un immense classique des années 80 et du métal tout court, l'album Rain and Blood. Et au début du bloc, on a entendu Overkill avec Let u Spray qui nous vient de l'album Necro Shine de 1999.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 En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon f i t z b y l'historien de s e s Fou, s pour sa participation à l'émission de cette semaine pour les éphémérides du rock. Les palmarès, sans rappel, vont suivre pour une dernière fois dans un moment avec Mathieu Plante et Stéphanie Gagné. Ce sera suivi à 20 heures du retour de mes amis Les Lutins de l'Enfer pour les amateurs de métal plus extrêmes. Si vous êtes f a n de métal, il n'y a pas que les Lutins de l'Enfer. Je vous rappelle aussi qu'il y a l'émission du Dr. Pendragon, Réanimation. Une bonne dose de métal comme ça. Et mardi prochain, le docteur et Sinistros vont présenter leur nouvelle émission de 3 heures dans、euh, leur nouvelle case horaire qui est maintenant logée de 19h e e u r s à 22h. e e u r s Donc,、euh, manquez pas ça, mes amis. L'animation débute désormais 2h e e u r s plus tôt, soit à 7h e e u r du soir le mardi. La semaine prochaine, à Rack c l a s s i q u e je vais vous présenter, entre autres, dans ma chronique Groupe Obscur, une très bonne formation de hard rock suisse de la fin des années 60 du nom de Toad. C'est tellement bon que je vais peut-être la présenter en deux parties, cette chronique. Je vais vous、euh, présenter aussi une face d'un album vénile classique paru en 1971, soit Sticky Fingers des Rolling Stones. Parmi les nouveautés, je vais vous parler de l'album de la formation de métal progressif Last Chance, Chance plutôt. To r s Level 2. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. Je vous laisse avec une dernière formation au nom biblique, c'est-à-dire Lamb of God, avec un de leurs gros canons, Now You've Got Everything, non pas Everything, Now You've Got Something to Die For, de l'album Ashes of the Wake. 2004. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, Pascal, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h05 pour une autre émission classique. Salut!